Bonjour à tous, bienvenue pour un épisode spécial de Capsule de On n'est pas loin de Noël, c'est un épisode spécial Noël évidemment. Un peu fête. Ouais, c'est la fête. On va s'amuser. pas fait de moi un bon animateur, parce qu'on ouais, va s'amuser ouais. clairement. Bon, Au-delà euh... de l'animation, le jingle, c'est une pépite. Ah, c'est une, ah, une pépite qui, qui se avait sentir. été réalisée par les gars de, de la prod, de... tranquillement, Incroyable. en l'année ah ouais, dernière, attention, oui, c'est pas n'importe il quoi. Ils bossent dessus depuis deux ans, en fait. C'est Vous l'avez sûrement deviné, au petit bruit de carillon <rire> qui viennent <rire> chatouiller le jingle encore une fois Et cette année. Nous sommes à dix jours, une dizaine de jours de Noël, c'est donc un épisode spécial, Noël. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on va parler bûche de Noël On, On va, va parler pas. foie gras Sapin Ça sent le sapin Ça sent le, ça sent le sapin <rire> On va parler Cadeaux cadeau nul ouais. Repas interminables, etc Il ouais. oh, y a Noël. aussi du positif Mais Noël c'est voilà. aussi du positif oh. Puisque Noël c'est avant tout la magie oui. L'esprit de convivialité oh. oui. La petite Jesus Qui <rire> est avec nous, qui revient Hey. Jesus. Et, hey. Et, hey. et toute hey. cette ambiance qui se retrouve dans les villes Autour des vins chauds et autres marrons grillés Ah, ça... ah les vins chauds, moi j'y arrive pas Ah, J'ai toujours goûté, mais je trouve ça trop épicé. à chaque goûté. fois. Quoi. Je trouve ça ok tiers. C'est pas... <rire> pas, ouf pas ouf. ouf C'est genre bon, une fois. Et bientôt, bientôt, bientôt d'ailleurs, un... une tiers liste des, des... des... des alcools de... de Noël. Oh, de ouf oh. Ouais, ouais, On pourrait se faire ça. <rire> <rire> mais on n'a oh. pas eu l'idée pour aujourd'hui. Ah ouais. <rire> ouais. Les bonnes idées, on les a toujours trop tard, de toute façon. <rire> <rire> Et donc... Euh, épisode spécial capsule qui dit épisode spécial dit entouré des vrais, enfin c'est surtout que euh, du coup c'était compliqué de réunir une équipe euh, un peu plus, euh, plus dit... fournie et pour cet épisode de capsule nous ne sommes donc que trois. c'est vrai qu'on avait dit qu'on serait quatre tout le temps mais... Et des femmes surtout et, <rire> et surtout <rire> et des... Mais si voilà. vous voulez je peux parler comme ça <rire> MDR allez <rire> malheureusement on... encore une fois j'ai envie de dire on... On, ne... On, ne... on ne remplit pas nos, nos obligations non Et, euh, et du coup, bah, nous sommes trois mâles alpha autour de cette table encore une fois. Mal, et quel mal, et, oui, oui, et quel mal. Qu oui, il y a quel mal qu'on se <rire> donne surtout. Je sais pas, je tente yes. des, je des <rire> jeux de mots. Du coup, pour m'accompagner pour cet épisode spécial de Noël, les vrais sont présents, évidemment. Barry, bonsoir ouais. Barry. Oh, oh, oh. Allô, ça va quoi J'adore ouais. les ouais. Ouais. Ouais. T t ouais. applaudissements. C'est vrai que t'étais l'applause, toi, ouais. tes man Bah oui, je chauffe la salle. Barry, comment yes. ça va Est-ce que tu ressens la vibes de Noël Et bien, étrangement, cette année... Très peu, <rire> très peu, on, peu on, le, on est le 17 décembre, alors... Peut-être c'est tôt, je suis. sais non, je suis étonné, d'habitude, fin novembre, je suis en mode... C'est peut-être l'absence d'un calendrier Et... de l'Avent qui te... Bon, ça fait 2-3 ans j'en ai plus quand même. Oh, bon du tout. Moi, je moi mal, non plus. plus. Ouais, moi non plus. Enfin, enfin voilà, je suis content, ça arrive. Super. Alors, Barry, de quoi va-t-on parler avec toi autour de le, la thématique de Noël Vous l'aurez compris, cher auditeur, le thème, c'est évidemment Noël. Alors, mmh. euh, moi, je vais vous parler de, des, des, des chansons de Noël. Avant, je voulais parler des compilations de Noël mais. Euh, finalement, j'ai plus parler des chansons de Noël en général. Très bien, bah, ça oui. s'annonce encore. Une... encore mmh. une fois, Barry, c'est le, le spécialiste musical. C'est le méloman C'est le mélomane du groupe. De goût. la bande. C'est vraiment. Euh, c'est pour ça que c'est mon préféré. <rire> oh Et en parlant de pas yes préféré. <rire> yes Ah, voilà. Putain le merde, toujours plus fort Et bien sûr le deuxième, mon deuxième préféré évidemment, <rire> évidemment. J'ai dit que c'était les meilleurs qui étaient là aujourd'hui On a avec nous Raphaël, bonjour oui. Merci, oui, vive la France Raphaël comment ça va en, cette... en ce 17 décembre oui. et bah, Très bien et moi non plus je ne ressens pas la vibes de Noël Parce que je crois, fait, je crois que le froid m'aide à me mettre dans l'ambiance Et il ne fait pas froid Et je trouve qu'il fait pas froid. Non, quoi. il fait pas froid du tout. Hein. Enfin, en, en vrai, ce moment, en ce moment ça. Va, moi, ça va. quand je suis en mitoufflé, tout ça, que je me bats dans la rue, qu'il fait nuit, et que t'as les petites lumières et tout, qu'il fait vraiment froid, là, tu sens Noël, non, tu vois. Non. Mais là, je trouve que. moi Je suis content qu'il fasse pas froid moi, parce que je suis que bourré, pas le froid. Je suis bourré tous les soirs, donc je sens rien du ah tout. Ouais, du coup, t'es en... <rire> <coup, t> en... <rire> encore plus chaud. <rire> C'est peut-être ça le chaud. <rire> ah oui, merde, putain, <rire> ah, j'ai euh... super chaud ce soir. Eh bien, écoutez. Et toi, toi, comment vas-tu ouais Ah oui, tout à fait, c'est vrai que je suis ici, bonsoir bah, oui. <rire> euh, bah écoutez, moi ça va très très bien ouais. euh, Mais pareil, moi Noël, euh, déjà que de base euh, C'est pas trop mon, mon spirit mood euh, C'est vrai, que euh... dernière, tu nous avais dit que c'était pas trop J'ai bon. ouais, eu l'occasion d'y revenir pendant ma ouais. petite chronique Car j'ai moi-même également préparé euh, oh là là, euh, Une petite chronique C'est surtout le fait qu'on soit que trois, il ouais. fallait un peu meubler euh, <rire> Il pour fallait rentrer... tenir une heure ouais, vrai, On aurait pu le voilà, faire non, deux fois une demi-heure En fait, on fait un spécial Noël alors qu'on n'est pas du tout à fond Non, on est Mais il fallait le faire, on est dans les tendances De toute façon, cet épisode-là, il fallait le faire maintenant Parce que le prochain, il arrivera peut-être après les vacances. Donc euh, ouais. voilà. Niveau timing, c'était maintenant. <rire> Mais oui. écoutez, moi ça va de pareil. Euh, J'ai préparé pareil un petit, un petit, un petit, speech sur Noël. Ouais. Euh, J'espère que, que vous retrouverez dans mes propos. Mais on n'a pas dit ce que euh, Raph. Rafa... Ah oui, pardon, Raphaël. Ouais, on m'oublie tout le temps. Comment hein. tu vas parler de Noël, <rire> toi Euh, alors moi je en petit lutin. non mais de mon expérience euh... enfin en gros bah euh... voilà. <rire> à peu près non mais ouais, qu'est-ce que tu veux moi que que j'ai fait un billet d'humeur comme toi. Quand en fait on va se répéter. Oh, on, va... Mais... on va se pé ah, euh, oh, Je Oh, j'ai trop hâte que vous répétiez les mêmes. Ah mots. mais ce serait bon, non, on, verra. on verra. On verra, on verra. Ça. Je suis quand même un peu meilleur que toi. Alors Allez. <rire> On, <rire> on mais... va commencer tout de suite avec la première chronique, c'est parti. Non mais faut pas se moquer, il est très très bien ce son. Euh... Oh, oui, vraiment, t'as vrai, pris exactement les mêmes lignes sauf que t'as mis Carion. Bah oui. Voilà. <rire> C'était le seul projet. Bon je... Pour moi c'est du travail d'artiste en fait. Ouais. <rire> moi je me suis dit écoutez un peu ambiance de Noël. Non, bah, en vrai c'est cool, cool. Il faut rappeler que ce générique a été fait l'année dernière. Je pense que si je le faisais cette année. Il serait mieux parce que bah, bah un... ce serait un tube ouais. en fait. Ce serait ouais. le, tube, le fameux tube de Noël. Le tube exact. De Noël. Euh, <rire> le tube de Noël. Vive le vent, Pio. Bon bah Paris, ça tombe bien, on va commencer avec toi. Ouais. Donc euh, bah tu sais quoi, je te laisse la parole tout simplement. Ok, mais je vais commencer avec un petit, un petit son tranquille. Ouais, une chanson, de... Merde. La fait chier, là. Cette chanson, c'est une des premières chansons de Noël qui a été une des premières, pas la première, qui a été écrite par Irving Berlin, de son prénom Israël Berlin. Donc Comme, le ville. À... Comme, Comme euh... le ville. Comme le ville. Allez, j'arrête, pardon. Un donc, allemand donc. D eau, d eau... Non, mais on en reparlera un peu plus tard. Euh, donc la musique de Noël, c'est une musique euh, particulière. C'est pas vraiment un style, parce que c'est pas un style quoi, mais c'est plus une branche commune à tous les styles de musique. Il n'y a vraiment pas un style de musique dans lequel il n'y a pas eu de, de, de chansons de Noël. Peut-être que c'est une thématique euh... Ouais, une thématique, je ne sais pas. Moi, j'aime bien dire que c'est une branche commune de tous. C'est ouais, une de branche. Musique. En gros, c'est une musique vraiment, euh, pour le coup, c'est le summum de la musique commerciale. C'est une musique jetable, qui est faite euh, vraiment juste pour être consommée très vite. Et, euh, et pour être honnête, maintenant, là, on peut pas... il y en a tellement qu'on ne peut pas compter le nombre de chansons de, musique de Noël. Je veux dire, on peut compter le nombre d'artistes rap et tout. On ne peut pas compter le nombre de morceaux de Noël qui sont sortis entre les, les originaux, les covers, les les nouveaux originaux de maintenant mais les reprises d'avant et les parodies, même les parodies sérieuses par des artistes, genre Miles Davis a fait une parodie de une chanson Noël, bref et, et du coup c'est un, un style qui est assez intéressant je trouve, à, à, à, à regarder et donc j'aimerais faire un, un petit point histoire parce que ah. j'ai récupéré il y a Peu de temps mon diplôme de licence d'histoire. Donc, ah, je me la raconter ah, un petit peu. Non, je vous êtes licencié. Je suis licencié. <rire> Donc, dû aux, aux origines chrétiennes de Noël, en fait, les chansons, on peut pas dater l'invention des chansons de Noël, mais euh, ça a toujours été à peu près associé aux, aux messes, quoi. Tu vois, les chansons de quoi, ça, mais... ouais. Et euh, la seule date qu'on retrouve, c'est que dans la, la première instigation de la messe de minuit. En gros, le, le, le, le pape, il a dit, chante, chantez, chantez, euh, ah, ah, chantez, si chantez, chante pas chante mais <rire> il a dit, en vrai, si tu chantes, chante l'hymne des anges, quand même, et l'hymne des anges, c'est ouais. censé, l'hymne des anges, c'est une, une chanson de messe, c'est la Marseillaise, c'est la Marseillaise. <rire> Marseillaise, qui est, euh, est censée, d'après la légende, être une des premières chansons de molle, etc., et cette, euh, l'instigation de la première messe de minuit, c'est en 129, donc ça date, tu wow. sais, ouh, 129, après oui. Après, bah oui, oui après, pas, après, avant après, ce serait bah... débile. Ouais. <rire> Je n'existe ou... pas, j'ai en fait. de la culture. <rire> C'est célèbre la naissance de Jésus, qui va naître en 129. 100, 100 ans plus tard, le, ans avant, le gars le... Il était déjà visionnaire. Ouais. Voilà, et du Très coup. Et du coup, en gros, après, ça colle à la, à la tradition euh, chrétienne, euh, des, des, européenne euh, en général, tu vois. Et, euh, et ça commence à... Enfin, ça fluctue en fonction de la sécurisation en général, etc. Mais ça décline vers le 19e. Et là, c'est le premier point intéressant. Qu'est-ce qui décline, pardon la, les, les, la tradition des 70e. Tu les... pas, en fait Non, si. non il ne pas. <rire> il se fait chier. Je sais qu'il se fait chier Non, pas, pas du tout. Non, non, c'est intéressant. Euh, et euh, en gros, ça commence à décliner vers le 19e. Et c'est là où ça devient un peu intéressant, c'est que la migration vers les états unis Donc vers le, le, le cœur qui est maintenant de l'esprit de Noël, etc. Elle se fait pas par euh, l'émigration chrétienne, mais par les auteurs-compositeurs juifs d'Europe de l'Est qui migrent aux états unis à la fin du, du 19e, genre euh, 1880, 1920, Et genre, en fait, euh, les, les juifs d'Europe de l'Est, ils ont une culture musicale très très importante, enfin, la musique est très importante dans les, dans les rapports sociaux, etc. Donc tout le monde fait de la musique, enfin, beaucoup de gens font de la musique. Et donc il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui arrivent et qui savent faire que de la musique. Okay. Et en gros, c'est comme ça que le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Euh, qui est écrit euh, par euh, Irving Berlin, son vrai prénom Israël Berlin. Euh, oui. Un pays, une ville. Voilà. <rire> Bonjour, c'est moi Rouen, France. Bonjour. <rire> c'est comme, comme ça que ce mec-là, il écrit euh, donc, euh, White Christmas. On a écouté White tout à l'heure. Exact. C'est pas ça du C'est pas ça du tout. <rire> ça du tout. <rire> et bah <ben>, oui, <okay>, exactement. <rire> exactement. Non, non, c'est exactement ça que l'art. Père, ta gueule, Le a fini ma chronique en fait. Et et du coup, ce morceau, il est interprété par. C'est White Christmas. C'est White coup. Christmas. Ah, okay. Qui est interprété par Bing Crosby, à pas à confondre avec Bill Cosby, parce que c'est pas les mêmes personnes. Ouais, et, non, le... <rire> et le morceau, il sort en 42, et il fixe les caractéristiques euh, standards, c'est genre du violon grandiloquent, un peu chiant. Euh, les thèmes de oh, la. C'est Ouais, j'ai wow, du, du vocabulaire. T'as okay. fait mon salaud. Oui. <rire> et euh, tu sais, les le, le thèmes, c'est souvent le souvenir de l'enfance. Et mélangé à genre euh, de la, la féerie et un peu de mélancolie. Genre, comme ça, il y a les gens qui sont déprimés Ils peuvent écouter être en mode oh, c'était bien quand même. Et les gens qui sont heureux peuvent écouter en mode Ah, c'était bien quand même. Et voilà, je sais pas si vous avez quatre mmh. trucs. Non, c'est bon. Très scénique. Mmh. C'est ok pour moi. Et, euh, okay. Et, euh, et en gros, cette chanson est intéressante parce que c'est la première qui, est... qui a un... un vrai impact sur les gens. Elle sort en 42, juste après l'entrée en guerre des États-Unis. Et, euh, et en gros ah, ça devient oui. ça devient une une hymne nationale d'unité nationale à, à, à l'arrière en mode les gens ils la chantent en mode oui euh, on va aller bien et les soldats au front ils s'en servent de enfin c'est ça c'est un peu un symbole de réconfort tu vois genre les mecs ils l'écoutent pour se dire bientôt on chez nous dans le beau cœur voilà un truc comme voilà un peu comme ça <rire> début. Ah Si, j'ai arrêté les privates jokes en fait. Hein C'est pas privé, c'est tout le monde connaît ce son. C'est pas privé, c'est pas privé, c'est pas privé, c'est pas privé mon pauvre. Je suis texan. Mais hyper intéressant. C'est pas fini. Merci à Laurent Flo. Ça nous En gros, pas me faire rire parce que la chaise, elle grince. Du coup, il grince aussi. Pardon. Je te retrouve du mort grinçante aujourd'hui. Bah vas-y continue ouais. <rire> Et en gros du coup euh, C'est les émotions et tout l'imaginaire qui est associé euh, euh, à, Aux chansons de Noël Qui expliquent le, le succès et le fait Que pu, ça puisse se diversifier dans tous les styles différents Parenthèse en France euh, On s'écarte un peu de ce carcan là Parce que Euh, je dis carcan, putain, je vais changer, moi. Euh, parce que euh, le, le, le, les chansons de Noël, elles sont plus associées à un imaginaire très terre à terre, en mode oui, il y a des orphelins, il y a des, des pauvres, machin. Enfin, dans les chansons de Noël françaises, je n'ai pas pris d'exemple parce que j'avais la flemme. Mais, euh, moi, je, je te crois sur parole, mon ouais. euh... ce que tu dis, moi, je le, je le crois. Voilà. <rire> aux États-Unis, du coup, euh, c'est comme je l'ai dit, c'est les images de l'enfance, la féerie, la mécancolie. Et plus que ça, il y, y a des repères mélodiques, il y a des. Euh... Des, des, des, des, des riffs des, des sons de cloche euh, des, des, vi des vibreurs sur la table des non, avait, <rire> non mais je rigole on s'en fout ouais et non ce euh... que si tu me l'as dit c'est qu'on s'en fout pas on peut en parler si tu veux barrer. bah écoutez euh... c'est pas euh... comme s'il y avait un gros panneau écrit Et mettez votre téléphone en mode <rire> silencieux et... bon, mais, bon, mais il, il est, est pas par là terre. Mais... je vais le faire ce panneau parce que <rire> et euh, ouais il y a même des, de, des, des suites d'accords je peux vous faire je sais que ça c'est un peu long mais si et euh, ok alors c'est do majeur, <rire> ré majeur ré majeur fa majeur on a pris, on a ré majeur sept minutes en plus sur les chroniques voilà. et, euh, et même dans le packaging ah etc bref euh, c'est un, un imaginaire assez précis qui fait que du coup tu peux faire des chansons de Noël à partir de n'importe quoi et euh, ça se repère facilement avec le nombre de prises de jingle bells Euh, mmh. Ça a été écrit en 1857, donc il y a longtemps, mais ça n'avait ah ouais. pas eu... Ça n'a pas eu... Ça n'est pas, pas devenu une chanson de Noël moderne avant... Euh, avant le 1950 c'est des reprises qui ont fait... Ouais, euh... voilà, c'est ça. Et il y a des reprises de Willie Nelson, qui est un chanteur de country, de Africa Bombata, donc un groupe de rap, euh, Duke Ellington, Pavarotti, Gwen Stefani, Frank Sinatra, etc. Ouais. Et il y a tous les artistes important de variétés américaines des années entre 50 et 80 quoi ils ont tous sorti une compil de noël une ou une par an tu sais. ah, genre c'est vrai ça. que ce soit bah, encore sinatra même james brown arrête à franklin ça c'est truc que j'ai écouté le plus ou les trois seuls que j'ai écouté je crois mm -hmm. mais enfin euh, pendant une époque c'était vraiment euh, une institution c'est tu sais, à tous les noëls tu avais est-ce la que, est que de... ça allait pas aussi avec euh, l'économie euh, et le avec tout un truc de vente de disques si, si, et bah, de oui. consommation aussi ouais euh, c'est euh, ce que je disais au tout début en fait c'était un Les musiques de Noël sont vraiment faites pour être euh, c'est ouais, voilà. Vu que, vu que c'est les mêmes choses et les mêmes thèmes et, et c'est ultra répétitif, c'est presque, mm. presque toujours les mêmes accords, etc. ben en fait on peut le refaire sans trop, sans trop de complications, faire un album, faire un, un tours, le vendre et tu vois. à ah, ouais. l'époque ça marchait comme ça, maintenant un peu moins. Mais, euh, mais, mais euh, ça se fait toujours, genre euh, la, tous les ans il y a Michael Bublé qui sort un une, une album de Noël. J'adore c'est vrai J'adore les crooners voix, moi. Ah ouais, C'est un crooner <rire> à la. Je crois que l'année dernière, de Justin Bieber a sorti un album de Noël. Je dis pas ouais, que j'adore, mais je... ça, il y a une voix stylée. Quoi, ouais, non quoi. Non, moi aussi j'aime bien. Moi. Je... je dis, je fais genre j'écoute du rap, mais tranquille. <rire> <rire> et, euh, et en fait, en on, on temps ce concept de chanson de Noël, on, on se retrouve assez loin de, de, de l'imaginaire du départ des fois. Genre, je vais parler d'un truc qui s'éloigne un peu du reste, mais Hamza a sorti un album qui s'appelle euh, <rire> Santa Sauce <rire> en décembre 2016. <rire> et. On retrouve certaines, euh, certains trucs, mais j'ai envie d'en parler, donc voilà. Euh, après, on retrouve <rire> des morceaux comme Santa Baby de, de Eartha Kit, qui est un morceau où, en gros, la meuf, elle explique comment euh, elle attend le Père Noël euh, en lingerie, en mode... Euh, ouais, voilà. <rire> attention, ah, Et du coup, le Père Noël si devient... Si tu viens, un... tu restes. Noël. Bébé Noël. Voilà, c'est ça. Et le Père Noël devient un peu un... Un beau gosse euh, avec une petite bebard, euh, un, un amour potentiel. Euh, sous, sous, dans le morceau, il y a un mec euh, Maxime marrant, ça, je connais pas euh, du tout. Euh, euh, J'ai fait des recherches. Elle lui commande un iroot et tout. Et de l'autre côté, on retrouve euh, Christmas Rapping de Curtis Blow, qui est euh, le tout premier rap de Noël. Et c'est le mec qui raconte l'histoire du Père Noël, qui pendant sa tournée de cadeaux, il descend dans, sur une, le toit d'une maison. En fait, c'est une grosse soirée. Et il reste parce qu'il y a à boire, il y a du bon son, il y a des meufs. <rire> et, et, et, voilà. et la mère Noël dans tout et, ça et, et, ben, Noël, ben, tranquillement ben, au pôle <rire> ça se passe pas très bien <rire> <ça>. <rire> et du coup voilà en, en, en, en voulant faire en sorte de conquérir tous les publics possibles on se termine avec des morceaux qui n'ont presque plus de rapport avec l'imaginaire de départ et pour finir je vais juste vous euh, euh, parler de la première chanson de Noël moderne donc, qui a été conçue comme un un, un produit quoi. ça, ça s'appelle euh, Christmas Eve Blues interprété par le Chicagoite Blind Lemon uh, Jefferson. En gros, le mec oh. il déprime et il est en mode oui ma meuf elle m'a quitté, j'ai le somme, je passe le Noël tout seul, euh, reviens s'il te plaît, c'est triste de passer Noël tout seul. Ah. Et pour boucler la boucle. Et ça marche. Y a il un autre, y a un autre artiste déprimé de Chicago qui sort un album de Noël euh, cette année. Neige Kenny West. <rire> et là, je me disais que Kenny dit, West de quoi Kenny West sort un album de Noël cette année. le 24 non. Ah, là, là, là mais non. Ah, si pour mon anniversaire. Pour ton anniversaire. Ok. Bon. Ben <rire> oui, oui C'est vrai que, que t'es du 24. L'album euh... qui s'appellera Chris, euh, Jesus is born. Is... Mais putain, mais il vient pas de faire un truc sur Jesus déjà bon, En tout cas, bravo pour ta chronique euh, bravo, Marie, ouais, bravo, bravo. Encore gentil. une fois, c'est le, le, seul, le seul qui travaille vraiment ici donc, Bah ouais, putain, t'as fait des recherches et tout J'ai fait stylé. des petites recherches Alors, Tu trouvé mérites un mec ton mec... diplôme d'historien, de... il y a aucun trop problème yes. Mmh. Yes. Mmh. J'ai trouvé un mec qui a sorti un livre C'est de ce, ce livre-là que je me suis servi donc, euh, Qui s'appelle euh, Le mec s'appelle Steven Jezovani Et il a sorti un livre d'études sur les chansons de Noël elle a fait une histoire c'est un super intéressant c'est en fait. ah, sûr qu'il y, euh, y, y, y a un, que ça bah, un veut truc sur à faire Société, sûr, tout ça notre monde c'est un mec qui bosse sur les, les contre-cultures en général mm. et les cultures populaires etc et du coup là je trouve ça intéressant dans, dans je trouve c'est un domaine de recherche hyper stylé par contre ouais. tout ce qui est euh, culture populaire et tout ouais. Euh... Ouais, c'est ce que je fais c'est pour ça que j'abandonne mes études mais le truc euh, que je voulais dire c'est encore euh, une fois C'est quand même un truc ricain, tu vois. Ah bah bien Genre sûr. Genre ça démarre toujours ouais. tous les trucs un peu... Euh, un peu style... Je, un peu je, de merde. Ouais. ouais, ouais. Non, je, je, rigolo, non, Non, moi grave. je rigole pas vraiment, c'était un peu cette dit là Non, euh, non, non bah bien sûr. Toujours, ça vient toujours des, des ricains. Après, bon, historiquement, c'est normal, ça a du sens, mais... Bah ils ont gagné, donc... Bon, oui, puis avec dire. toute l'immigration qu'ils ont reçue... Ah ouais, euh, voilà. Oui, fin euh, fin 19 e début 20 e Et puis surtout, euh, l'influence que ça a pu avoir euh, sur euh, l'Europe maintenant... Ça se comprend dès la fin de la guerre, le plan Marshall, etc. Ils ont des Mais je veux dire, mm. les premières chansons de Noël françaises, c'était vraiment du copier-coller de, des chansons de Noël américaines Noël. Mais, à mais alors justement, quid des versions françaises, enfin quid des, de la chanson française de Noël mais dans tout ça la chanson Vive le vent, de Noël, j'en avais parlé le Mais voilà, Vive le vent ou bon, ça me mm. c'est typiquement l'exemple de traduction de chansons C'est ça, c'est des... des traductions finalement. Ouais, Et, et les premières chansons, enfin, euh, euh, fr... pas les premières, mais je veux dire, les, les chansons qui ont vraiment l'idée qu'on les... La musique française, de... la musique française de Noël, c'est euh, Jacques Dutronc, etc. Et il y en a des un peu plus vieilles, mais je t'avoue, je ne les connais pas, je suis désolé. Mais c'est euh, toujours associé à cet imaginaire de, il de... y a des laissés pour compte. Genre, nous, on est contents, mais il y a des gens... Jacques quoi... Dutron, Pardon. il aurait fait ça euh, J'en ai trouvé une, je peux te la retrouver là, si tu veux. Mais Parce que, genre, mais euh, le truc c'est euh... En fait, mais moi, je dis, en France, mais dans tous les pays, il y a des versions traduites de, de Mon Beau Sapin, dingle ouais. Bells, je veux dire... Mais dans tous les pays... du en gros, du bloc occidental de. Ouais, ouais. De non, c'est vrai, moi je pensais genre à l'Italie, Allemagne, Espagne, tu vois, ils mais ont tous leur version. Mais c'est parce que c'est vraiment une influence, enfin, c'est vraiment. Une ouais, une ok, d'accord. Une injonction de la, de la chanson américaine dans la, dans la culture populaire européenne en général, tu vois. Et donc je vais essayer de vous retrouver le, le, le, le morceau de Noël que je veux. Corréler à une forte christianisation qui fait que qu'on fait exact. ça énormément. Exact. Ouais, mais c'est intéressant, en vrai. Mm. Alors, ouais, après, je ne sais pas si euh, dans le vocabulaire, faut serait intéressant de travailler, mais ça c'est plus après du, du, du linguisme presque, mais mm -hmm. travailler sur les, les lyrics des chansons. Ouais. Les lyrics. Et voir s'il y a toujours cette connotation euh, aussi religieuse dans les, dans les chansons modernes, moins j'imagine, mais, mais quand même la base pour... doit être là. Quoi. En fait, on, on, on, on s'en écarte vraiment, et c'est pour ça que je te donnais l'exemple de Michael Bublé Oui, mais voilà, euh, je pensais justement à ça. Ouais. Euh, ou euh, Justin Bieber, etc. C'est qu'on on, on se colle à l'image de base de la chanson de Noël comme produit. Et donc, euh, ouais. tu euh, sais, de l'imaginaire de l'enfance. Il n'y a, a plus trop férie, de sens. Le ouais. machin mmh. L'amour, il y a beaucoup d'amour. Euh, Maria carré avec euh, Live of Fork. Tout ce Christmas que je veux pour Noël, c'est toi. Voilà, tu vois. Et ces morceaux-là, c'est <rire> exactement... Enfin, tu vois, c'est exactement l'exemple de... Euh, on on s'est éloigné de la base pour trouver un public différent. Et en gros, ce qu'ils ont essaie, ce qu'on essaie de faire euh, en, en dans l'industrie de la musique, c'est de faire en sorte que n'importe quel euh, public possible... Enfin, pu... non c'est de pouvoir toucher n'importe quel public possible mmh. avec des chansons de Noël, parce que c'est la magie de Noël, machin et tout, et du coup, t'es forcé, forcément à un moment enclin à cliquer dessus, au moins une fois, tu vois, mmh. et je dis cliquer, mais avant c'était acheté, tu vois. Oui, oui, le... d'accord, ok. Donc j'essaie de vous trouver la chanson de Noël dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous, pendant ce temps-là, est-ce qu'il euh, y a des chansons de Noël que vous avez eu l'habitude d'écouter quand vous étiez petit maintenant je sais pas ah ouais, Vive le vent, mon beau sapin, petit papa Noël. Moi, je ne suis pas chanson de Noël, moi. Ah ouais, mais par que contre, que... j'aime beaucoup les interprétations des croneurs américains aussi, les versions de Sinatra et tout, j'adore. Ouais. Ouais. Fly Me To The Moon, ah. énorme. Oui, mais c'est pas la chanson ah de Noël, je mais sais mais bien, mais par voilà. contre, <rire> moi, Je suis premier degré, de en fait. Ah, ok, ah, okay. c'est ouais. mon prénom. Ah, mais toi, le matin, ça te rend euh, très premier degré, en fait. Ouais, ouais. Tu, tu as perdu tout. Alors, y a, ça va arriver le matin, vers midi aussi un peu. Un peu le soir des fois aussi ouais, un peu et sens. à partir de 18h oh, ouais. jusqu'au jusqu matin d'après ok bon ça va <rire> <rire> moi je, les chants de Noël en vrai moi c'est que pff, Noël moi j'ai pas, euh, pas cet aspect euh, religieux je veux dire autour de Noël moi il m'atteint pas du tout ouais, et du coup je pense vu. que j'esquive pas mal les chants qui doivent tourner surtout quand t'es gosse tout ce qui est chant de, de, de messe et compagnie euh, moi j'en ai jamais fait des messes de Noël ou des non trucs plus, comme mais ça, moi non euh, plus mon beau sapin ça a rien de religieux si. non mais ça a rien Poirier de religieux ta <rire> oui. Enfin, je crois pas que c'est une connotation. Non, je sais pas, euh... je pense pas. Tu l'as mais... jamais chanté, ton, ton gosse Si, euh, mais sûrement, sûrement à l'école, mais. Ah voilà, ouais, je veux dire. Mais sinon, non. Ah ouais, moi j'aime bien, ouais. Moi j'aime moi, moi, bien. bien, moi j'aime beaucoup les ouais, chansons. Moi je trouve ça nouvelle. sympa. Moi ça, je trouve ça angoissant. Ouais. Mais alors, oui, dans, dans le bouquin, il y avait une étude qui expliquait euh, en quoi les, les, les, les, les, les chansons de Noël, elles étaient nocives pour, le, pour, pour, pour les gens, en fait. Ah, ouais Parce que c'est tellement répétitif que, en fait, les gens pètent les plombs. Et, il <rire> et, y, a, y, a y a des gens qui font une overdose, mais vraiment, genre une vraie overdose, comme une drogue, et qui vraiment pètent les plombs à force d'en entendre et, et, euh, et où je voulais en venir Je me suis perdu. Et oui, il et, y a une autre partie de la population qui, de la population qui en souffre, qui qui soit subit, enfin, vu qu'il y en a partout, ça leur rappelle que c'est bientôt Noël, et que soit ils vont être tout seuls, soit ils galèrent à gérer le, le truc de Noël, soit je sais pas, ils n'ont pas de cadeaux pour ouais, les enfants. Oui, c'est une espèce pas. de pression aussi. Mais si en mode, voilà. il faut que ça soit bien, il faut faire des cadeaux, ça. il faut nana, il faut ceci. Voilà, ça. Et du coup, il y en a qui ça a angoisse de ouf, parce mm -hmm. qu'ils n'ont juste pas envie de... Je comprends tout à fait. Moi, mm -hmm. moi tu vois, ça me fait penser à... Parce qu'à Noël, c'est toujours pareil, on se fait... Euh... on Ça déborde de, de films à la con, à la télé, ouais. euh... parce qu'au-delà des musiques, tu as aussi tout ce qui est... Euh, consommation euh, oui, télévisuelle sûr, et tout, ouais. tu vois, genre Alors, les, ça, les, les, ouais. films, les téléfilms de Noël, même les films qui sortent en salle. Des fois, il y a des films de Noël ouais. en, en salle au cinéma. Il euh... y a cette image, ouais, ouais, j'ai cette image qui vient ça... de. Tu sais, de, de, dans, dans les téléfilms américains, t'as beaucoup ça, de la, la petite chorale de rue qui fait de maison oui. en maison, qui sonne aux portes pour chanter mmh. pour avoir des thunes pour ouais. je sais mais pas mais quel organisme. J'adore oh, ça, hein. les films. Mais ça me casserait les couilles, mon gars, qui a des gamins qui viennent trop chanter. Mais toi, t'es un con. un vieux con. bien sûr, bien sûr. La porte on chante, Ouais, mais non, mais une fois, d'accord. A... Deux fois, d'accord. Bon. Oh, mais trois fois. Carré, trois fois D'accord. Quatre. Quatre fois D'accord Non mais à partir de 5 Moi Je, je, je me tu casse Tu vas vivre à la campagne tout seul Il n'y a personne à ta porte Je as ferme as les volets Et je leur dis d'aller se faire foutre, foutre. Enfin, C'est plus possible Alors tu as je trouvé dit... Jacques ouais, ce, que, ce que je vous disais tout à l'heure J'ai confondu justement Jacques bah... Dutron c'est un des mecs Qui, font, qui fait des chansons euh, Plutôt sympas Avec La fille du pain Noël Mais euh, moi je parlais ah, oui, de Mais, est mais oui est complètement ça, lui, ironique C'est pour ça que ça me paraissait bizarre Mais par exemple L'exemple de Noël un peu Tristoun Que je vous disais tout à l'heure J'ai dit Tristoun C'est tristoun. C'est Noël tragique. de Berthe Silva que j'ai écouté, qui est déprimant, et que je peux vous faire écouter si vous voulez, mais je. Non, peut-être pas. Non, Et voilà, donc c'est tout pour. la Chanson de Noël. Bravo, Bravo. Vive la culture. C'est vrai. Très, très. En tout cas, je salue. Et je Et félicite oui. te, te, tes efforts de recherche. Ce que je n'ai pas du tout fait. Entre ici, barre ici. C'est en fait Jimmy de Jean euh, Non, non euh, tu ne l'imites pas, non. Non, Jimmy. De, comment il s'appelle Malraux. Quand il fait euh, oui. l'intronisation de Jean, Jean Boulin. J'ai pas la ref. En 64, ouais, à côté pas de Gaulle. La REF. Malraux, ministre de la Culture, sous... Euh, Pompidou. malraux euh, putain, bon, on va pas parler de malraux mais moi il m'a impressionné tu tiens du mec qui était venu à comment il s'appelait euh, oui oui euh, c'est oui sauzet mais c'était pas franck sauzet c'était pas franck Sosé c'était ouais. gérard Sosé un truc comme non, ça non pas euh... gérard en plus c'était oh, peut-être je sais plus qui était expliquez, oui euh... expliquez parce que même moi je Alors, crois, en, pas en fait euh... c'est que là on, est par... on a divagué de ouf on, on a eu un, un, un, un séminaire sur euh, un, mini un haut secrétaire d'état il était, il était secrétaire d'état au ministère de la culture, au ministère de la culture. Enfin, entre mmh. autres il a fait d'autres choses il Et a raconté des anecdotes avec malraux donc andré malraux qui a été ministre écrivain, grand poète mm -hmm. et, et qui euh, il raconte des anecdotes de lui qui était en Russie avec Malraux euh, où ils partent dans des chambres dérobées, euh, dans des taxis sur des coups de tête. Et euh, en fait, ce mec nous racontait cette vie-là, et j'ai trouvé ça absolument génial. Et surtout que Malraux, c'était une figure qui était vachement. Euh, c'était une époque où les gens qui étaient de culture euh... c'est des gens qui étaient issus de la culture. Tout ouais. Ça. ouais voilà, oui. c'est ça. Oui, mais qui était un et peu mal vu, qui culture. était un peu mal vu, parce qu'il avait fait. Euh, il... C'était une figure assez euh, climante, en fait, oui, Malraux. Euh, ah ouais. Ça me fait penser à autre chose, rien à voir, entre guillemets. Mais... Donc voilà, décretion On digresse encore. Ça. à un Dernier moment. Je sais pas si vous avez écouté. C'est une des dernières chroniques de Guillaume Muris ouais, sur France non. Inter. J'ai lâché. Et euh, il oui. demande aux gens euh, de donner le nom. Enfin, il demande aux gens qui est ministre de la Culture. Ah. Et personne ne s'y répond. Ah, c'est euh, euh, Fleury. Fle non. C'était quoi C'était Perico. Perico. Barry Non. Perico. Bah, avant, c'était Fleur Pèlerin, mais je t'avoue que j'ai pas depuis qu'il y a notre nouveau président. C'est euh, Franck Rester. Ah oui, un putain, un, avec sa un, tête de. Un poivre et sel. Ouais, je vois. Et du coup, je trouvais ça marrant de me dire que, <rire> ministre de la Culture, tout le monde a la tête de Jack Lang, tu vois. Bah oui. Mm. Mais après, personne plus put. Parce pu que c'est ouais. devenu un technocrate comme un autre. Voilà. Ouais, non, mais Alors, ça veut dire que. Il la culture, le, le ministère de la Culture, pendant longtemps, c'était un des ministères les plus appréciés, parce que c'est celui qui avait le plus de sens euh, concret, on va dire, dans des événements. Euh, ouais. C'était facilement visible, en fait, ce, euh, les, euh, euh, ce que ouais. pouvait faire le ministère de la Culture. Et que maintenant, les gens euh, sont. Enfin, bref, on n'identifie plus du tout le ministère de la Culture. Enfin, bref, fin de la digression. Euh, on va s'écoute un petit son euh, un tranquillement petit son. Alors on va s'écouter euh, A Christmas Rapping de Curtis Blow Qui est le premier, euh, le premier euh, rap de Noël Et voilà on va se quitter Et eh bien on se fait ça Give me all that jive about things you wrote before I was alive. Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow, and Christmas is one thing I know. So every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme. Gonna shake it, gonna bake it, gonna make it good. Gonna rock, shock, rock it through your neighborhood. Gonna read, gonna sing it till it's understood. My rap's about to happen like. On a hunk of wood. but a red suited dude with a friendly attitude and a slave full of goody for the people on the block. Got a long white beard, maybe looks kind of weird, and if you ever see him, he can give you quite a shock. Now, people, let me tell you about last year when the dude came flying over here. Well, the home was out, stones on the ground. Folks, they in too, party down. The people thumping on the box, and I was down. Waouh, ça grouvait un max quand même. Et euh, d'ailleurs.. Euh... Euh, on se fout de la gueule <rire> de <Jean> Marcon, <rire> euh, Donc, thème Noël, et après avoir écouté une belle chronique de Barissi qui était fort intéressante à propos de la culture de Noël, on va peut-être écouter ce qu'a à nous dire le, le petit Florian avec son billet d'humeur. Je te, et je te oui, laisse la parole. oui, parce que j'ai beau, beau animer, le fait qu'on ne soit que trois aujourd'hui m'oblige, la direction m'a obligé à, à faire une chronique tout de même. Du coup, j'ai fait ce qui me semblait le plus, le plus, le plus facile, hein, je ne vais pas vous mentir, je vais faire un petit billet d'humeur sur Noël. Parce que, bon, j'avais déjà parlé l'an dernier de, de Noël. Euh, C'était oui. pas trop mon DEL, pour ceux qui se rappellent. En effet, oui. C'est un, un, un PC, le Dell. Viens, <rire> oh, on laisse un ci... laisse-le. Juste ci, deux secondes encore, oui. Voilà, ça voilà, suffit. Bon. Oui, parce que, bon, bah, Noël, Noël c'est la magie de Noël. C'est l'esprit euh, coubertin. Oui. Euh, c'est voilà, beaucoup de choses à la fois. Mais Noël, c'est aussi et surtout... Euh, angoissant pour beaucoup de monde, hein, je, je m'inclus dedans, Je j'en ai déjà parlé l'année dernière. Ouais. Euh, je racontais à ce même micro, euh, dans l'épisode de Capsule de Noël, à quel point <rire> c'est pas ma période préférée de l'année, et, et en, même temps, en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, les, ah. les fêtes de fin d'année, ça reste quand même un moment privilégié du calendrier pour, retrouver, pour se retrouver avec, euh, avec ceux qu'on aime. Sauf que bah, pour que la magie opère, euh, bah, ça demande un minimum d'organisation. Alors doucement mais sûrement, du coup, chacun commence tranquillement à paniquer de son côté pour bien préparer les repas, cadeaux et, et autres traditions familiales, et il va falloir être inventif encore cette année pour ne pas offrir n'importe quoi à n'importe qui, sous peine de voir ce qu'on a offert deux semaines plus tard sur Ebay ou Le Bon Coin. <rire> Donc préparation mentale forcément, mais aussi physique, parce qu'il euh, faut vous préparer à assumer des repas très longs, très riches, et qui, pour les plus chanceux, euh, se succéderont sur plusieurs jours. Mais tout ça, du coup, on en a déjà parlé l'année dernière, alors je me suis dit « Renouvelle-toi un peu, Florian ». Fait, fait du neuf, fais un peu de neuf Ouais hein. ben voilà, c'est ce que je me suis dit Et du coup, j'ai décidé du coup de faire un peu le tour de la, de la presse française Pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés mmh. euh, oh. cette année Et si finalement, il mmh. n'y a que moi que ça angoisse les fêtes de fin d'année ou pas Et il a travaillé finalement ouais, J'ai tapé, vous allez voir hein. Parce que du coup <rire> J'ai tapé Noël revue de presse <rire> <rire> t'as niqué toute ma chronique <rire> ah, Merde. <rire> Parce que je vais vous donner ma méthode de travail, elle est très simple ouais. Parce que du coup, comme tout bon éditorialiste qui se respecte Je suis allé sur le terrain pour enquêter Non Mais C'est-à-dire que je suis sorti de chez moi. Non. non. J'ai pris mon ordi. Non. non. Et je me suis installé en terrasse d'un café. Ah. Non. Et j'ai tapé Noël dans Google Actualité. Ah. Non. <rire> mais j'ai fait un vrai travail de pro, je vous dis. Un travail de pro. Ils font, ah, ils font beau, comme ça chez beau, BFM. Ils font comme ça. Ils sortent. Ils sortent. Ils vont enquêter sur le terrain. Sauf ouais. que c'est en bas des bureaux. <rire> Donc, euh, j'ai fait pareil. Je me suis ouais, inspiré ben, des enquête. meilleurs. Bravo. Je me suis inspiré des meilleurs. Et directement, du coup, dans les premiers résultats, j'ai bien compris que l'heure n'était pas à la fête. Du moins, pas encore. La noble presse française m'informe d'une chose épouvantable qui pourrait venir gâcher l'esprit de Noël. Qu'est-ce que c'est donc Eh bien, figurez-vous que les débats autour de la réforme des retraites et les grèves qu'elle engendre seraient susceptibles, d'après la presse, d'empêcher des milliers de Français de pouvoir fêter Noël dans de bonnes conditions. C'est pas vrai. Alors, les transports en grève, c'est toute la France qui est paralysée, ou plutôt, comme ils aiment à le dire, prise en otage. Alors, attention, rassurez-vous, rassurez-vous, aucun lien avec une quelconque organisation terroriste. J'ai fait mon enquête comme un pro... Non, non, ici, les terroristes en question sont de méchants syndicalistes, des cheminots en l'occurrence, une espèce plutôt tenace, d'après les médias, qui ne sont pas d'accord avec la dite réforme et qui utilisent leur droit de grève, car euh, apparemment, euh, ça existe. Euh, J'apprends par la suite qu'il n'y a pas que les cheminots qui sont, qui sont en grève, euh, mais que plusieurs corps de métier, publics comme privés, manifestent contre cette réforme. Alors, à ce moment-là, je me sens un peu perdu. Euh, je suis euh, finalement comme une grosse moulin entourée par les méchants, <rire> comme dirait un célèbre artiste de rue. <rire> euh, mais heureusement, <rire> il reste quand même dans ce monde un honnête syndicat qui s'appelle la CFDT oui. Et qui est là pour appeler à une trêve de la grève pendant les fêtes Merci, merci à vous Laurent Berger, ah, Laurent Berger de prendre p'tit. votre rôle de syndicaliste au sérieux Tout n'est pas si négatif <rire> finalement Mais du coup au final, euh, j'angoisse quand même encore un peu Et je décide de poursuivre mon investigation sur d'autres articles Et je me dis... Que la presse régionale pourra me détendre et m'apporter de nouvelles plus rassurantes. Mmh. La presse régionale, c'est souvent des petits bonbons des petits aime de saison. Des, des marronniers. Un hein. petit marron glacé qu'on aime mmh. se mettre en bouche pour se faire plaisir. Mmh. Alors, du coup, j'ai fait le tour de la presse régionale et bonne nouvelle pour nos auditeurs alsaciens. France Bleu Barin nous annonce à Noël au balcon c'est le titre de leur article. Euh, pas de neige ni de froid, a priori, cette année sur le marché de Noël de Strasbourg. Wow. Hashtag Greta Sonberg, Tout ce que j'ai à dire. Alors du coup, bah, je ne sais pas trop quoi faire de cette info. Euh, je ne sais pas <rire> si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'au final, je m'en tape parce que je ne suis pas en Alsace. Donc, euh, <rire> je, vais plutôt, je vais plutôt faire différemment. Je vais me rendre dans les colonnes de mon quotidien régional favori, à savoir Sud-Ouest, en tant que bon bordelais, évidemment. Oui. Alors j'esquive les, les articles, encore une fois, sur les méchants grévistes de Noël et sur les inondations de la région, et je tape Noël dans la barre de recherche du quotidien. Et du coup, un article m'avertit sur la dangerosité des décorations de Noël pour nos compagnons à quatre pattes. Alors, Je me dis, ah, enfin un article euh, un peu intéressant sur Noël. Mmh. Ah bon <rire> <rire> Boule de Noël ou Guy chocolat représente de véritables dangers pour vos chiens et vos chats, le saviez-vous non. non. Eh bien voilà, vous euh... comme quoi, on en apprend tous les jours. <rire> non. <rire> Euh, bah, alors, du coup, d'après ce que je dis dans l'article, on pourrait supposer que Noël a été inventé directement pour tuer chiens et chats, <rire> du, du moins les plus cons d'entre eux, euh, qui seraient prêts à avaler n'importe quelle connerie qui tombe du sapin ou bouffer du de chocolat. Au final, tout ce que je retiens de cet article, c'est que les petites boules rouges du hou ont un effet laxatif. Alors si vos repas sont plutôt chiants, n'hésitez pas à mettre ces petites boules, les boules de, de hou, j'entends, Euh, discrètement dans le plat de la personne de la famille que vous aimez le moins. Ça pourra divertir petits et grands et raccourcir des repas interminables. Euh, mais du coup, je me sens pas spécialement moins angoissé, encore une fois. Hein. Je ressors de cette session de recherche avec la certitude que bah, je vais encore moins d'animaux de compagnie qu'avant. Sachant qu'à la base, j'en voulais pas. Et, euh, et pour le reste, bah, les gens semblent quand même assez tendus par les fêtes. Il n'y a pas que moi qui semble angoissé, ils sont tous là, là devant les caméras de TF1. Euh, Est-ce que je vais pouvoir aller faire la, la fête avec ma famille en dépit des grèves euh, Est-ce que je vais avoir des bons cadeaux cette année euh, Est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue euh, <rire> Est-ce que si je mange 1,5 kg, de où je vais avoir la chasse <rire> Beaucoup de questions et finalement assez peu de réponses. Hein. Donc en résumé, en résumé de, cette, de ces petits tours de la presse, le seul intérêt de Noël cette année, c'est peut-être finalement ces grèves qui peuvent paraître plutôt relous pour une bonne partie de, de, euh, de, pardon, de parisiens <rire> de Parisiens, pardon. Euh, mais rassurez-vous, si c'est pour recevoir une énième fois un cadeau pourri de votre tante que vous ne voyez jamais et qui se trompe toujours sur votre prénom, vous pourrez leur dire merci à ces méchants euh, grévistes. D'autant qu'au passage, il se pourrait qu'ils vous, vous aident également à ne pas travailler jusqu'à 70 ans et à vivre un peu mieux vos derniers jours. Oh Vive la grève un billet à charge hein de la part J'ai de... même petite humeur de Noël <rire> voilà je me suis dit faut que je me faut que je pas me pas content Florian euh, la chronique, chronique euh... au vitriol de Florian ouais, ouais. j'étais salé un ah. peu euh... ah, tu es le sel de toute façon ah, très moi. très belle chronique parce que j'ai en fait je, voilà je savais pas quoi faire je tape Noël ouais. Je, ouais. je tape Noël dans Google tape, il a tapé Noël tous les tous les Noël flanter tous les premiers résultats c'était que des trucs sur les grèves en fait des transports forcément même si on est à 10 jours de Noël bon ça on peut en parler On peut en parler tout à l'heure par exemple. Alors voilà, moi je trouve, bon alors attends, parce que moi je suis pour euh, cette grève. Ok. Okay, ok. Sauf que. Je te hais. Je trouve qu'il y en a qui, ah putain, je deviens de droite, c'est chiant. En fait, il y, y a des gens qui se voient jamais, qui adorent se voir. Typical, moi j'adore voir ma famille. Je vais peut-être pas pouvoir monter à Lille cette année, alors que je les vois jamais. Parce qu'il euh, y a une grève, alors oui, il faut voir plus loin que le petit bout de son nez, c'est important et tout. Mmh. Mais genre, peut-être, ouais, mini trêve tu vois, du, du 24 au 26, mini trêve tu vois, après c'est FDT. Collabo voilà. Mais non, mais bien sûr, ok, rendu, Ok, mais tu reprends juste après, tu vois, et tout janvier tu bloques. Mais juste, tu vois, là, c'est quand même l'occasion pour des gens de, de, de se rencontrer et tout. Alors oui, c'est le moment où ça le fait le plus chier, c'est le moment où ils vont se faire le plus entendre, c'est normal, mais je sais pas, je trouve qu'il y a... C'est pas une prise d'otage, parce que non, c'est le, le gouvernement qui nous prend en otage. Mais euh, est-ce qu'on pourrait arrêter de se faire chier, genre, juste trois jours, et on refait chier le gouvernement après, tu vois, genre, je, je sais pas. Mais le truc, c'est que c'est tous les ans, enfin, tous les ans. Dès qu'il y a un mouvement social, c'est toujours les mêmes, les mêmes questions. Ouais. Est-ce que Noël, est-ce que pendant les fêtes, est-ce que pendant l'été, c'est toujours pareil, tu vois. Non, mais je deviens de droite, hein, je sais bien, mais, Non, mais, mais... c'est pas être de droite ou pas, c'est juste... Moi, je... Je m'en fous parce que je j'habite pas loin de ma famille, je veux dire, je peux y aller en voiture, c'est pas gênant. Aller en train, tu vois. Quand t'es contraint d'utiliser les, les transports, euh, les transports euh, ferroviaires notamment, bah, je peux comprendre que ça fasse chier. Après, bon, je pense qu'il y a toujours moyen de, de s'arranger ouais. pour faire autrement, même si ça ouais, demande, bon, encore là, une ça fois, ça demande, de, de l'organisation, ça demande des sacrifices. Mais ça dépend de, de comment tu vois le truc, après, chacun voit mi midi à sa porte, comme disent euh, ouais, les puis plus Il euh, y en a comme peut-être pas de bagnole, comme peut-être pas la possibilité ouais. d'y aller en voiture, tu vois, enfin... C'est un, un jeu d'équilibre parce que, que, comme tu l'as dit, c'est le moment où ils se font le plus entendre, où ils peuvent se faire le plus entendre. Ouais. Donc, est-ce que tu, tu passes à côté de cette chance, entre guillemets, de calendrier pour euh, profiter de, des fêtes pour euh, qu'on t'entende plus Ou est-ce que tu considères qu'il faut être un minimum euh, solidaire euh, entre, entre Français, je veux dire, hors grévistes, et, euh, et passer à côté C'est tout le débat. Le Après, pff, moi, je trouve que c'est un peu... Euh, je pense que c'est pas les bonnes questions, tu vois genre ouais. Non mais voilà, je suis d'accord avec ça. C'est le gouvernement qui nous prend en otage, je suis d'accord avec ça. Le, le, Et justement, le problème, enfin... je pense, hum, le, le débat de est-ce qu'il faut, est qu faut bloquer pas bloquer, moi j'arrive pas à me placer, tu vois, parce que je suis... Je, je pense au... Moi je, je suis pas dans ce cas-là parce que ma famille m'a oublié, donc ça va. Mais euh, je suis pas, <rire> les, les gens qui voient presque pas leur famille, genre, je, je comprends que ça te fasse chier qu'ils soient bloqués pour Noël. Moi ça casse le vois. cul, en fait. Mais je, je, en vrai, je comprends. Mais en même temps, c'est le moment... C'est des périodes les plus lucratives pour la SNCF, donc des périodes qui va faire le, qui va avoir le plus d'impact si c'est bloqué. Tu vois. Donc j'arrive pas à, le, seul, le, le, le Mais il n'y a pas zéro vois, train. Il n'y a, a pas zéro train, mais il y en a un sur quatre. Ouais, c'est ce mieux pas qu'avant, avant, avant c'était un sur dix. Mais. mais en fait le problème c'est surtout par rapport à, à l'image qu'a la grève auprès des non-grévistes. Euh, pour l'instant ça va à peu près, pas à Paris mais dans le reste de la France ça va à peu près. Ouais, c'est une bataille d'opinion ouais. mais... Euh... Si, si tu bloques Noël, les trois quarts des gens qui comprennent pas grand-chose, ils vont être en mode, bah, les bâtards. Es, c'est je... pas pour rien que, les, pas pour rien que les, les, ce genre de réforme, ça sort à ce moment-là dans le calendrier. Oui, bah, bien euh, sûr, bien ils sûr. savent très bien que s'il y a mais un ouais, mouvement ouais. social qui est engendré par ce genre de réforme, ça va tomber jusqu'à Noël. Et là, ils auront un moyen de pression, quand je dis eux, c'est le gouvernement, ouais. ils auront un moyen de pression en mode, mais regardez, euh, ils, ils défendent que leurs intérêts, ils se foutent de ouais, loup, voilà, mais euh, Encore euh, une ouais. fois, il faut voir un peu plus loin que le, le, le bout de son nez. Moi, si je vois pas ça ma famille... Ça demande un peu de recul, quoi. <rire> Bon bah... Elle prend l'avion euh, Ouais bah super Enfin euh, non... Bah gros, il euh, euh, faut choisir hein. Non mais en vrai, euh, on, va, on va y aller en bagnole, tu vois, ça va nous faire 9 heures. après on part... Euh, tu vas avoir du paysage. Ouais mais bon, tu vois, fais chier, parce qu'en plus ça va être bondé, il y aura plein de... Enfin, je sais pas... Et euh, question très, Mais oh, oui, il faut voir l'intérêt général. Alors, ce n'est pas la bonne question. Est-ce qu'ils font arrêter la grève ou pas La question, c'est plutôt est-ce que Macron fait une bonne réforme ou pas Est-ce que le gouvernement de Macron fait une bonne réforme ou pas C'est ça, la vraie question. Mmh. Mais en attendant, bah, voilà, encore une fois, il a, il a gagné parce que, parce que là, quand, quand tu as vu sur, dans ta revue de presse, tous les articles à charge à propos des grévistes, c'est quand même assez hallucinant. Euh, Et il n'y a pas de truc en mode, mais attendez, euh, c'est Macron qui va... Alors, alors est-ce qu'ils vont continuer euh, jusqu'au euh, 24, 25 On verra. Là, de, de en tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir lâcher. Euh, pour l'instant, la CGT, qui est quand même deuxième en termes d'influence de, de, de, derrière la CFDT, la, la CGT est plutôt pour une continuation de la grève. Et on le voit, aujourd'hui on est le 17, yes. c'est une journée de mobilisation encore une fois, euh, dans beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité. Euh, la CGT est partie pour que ça dure là les gens sont dans les, sur, les, sur les sites d'usines les gens sont motivés hein, sont prêts, à, <coughs> sont prêts à, à, à, à abandonner une partie de leur salaire sur plusieurs semaines pour se battre parce que je pense que les gens ont conscience que c'est un, un combat qui va être dur, qui va être long et que s'il y a peut-être un moment où ça peut, la balance peut pencher de leur côté c'est justement pendant les fêtes mmh. après on verra parce qu'il y a les transports, il ouais, ouais. y, a, y, a y a le carburant aussi avec les raffineries qui qui sont en grève ou ce genre de choses, c'est là-dessus qu'il faut taper parce que c'est là-dessus que... Enfin, c'est là-dessus que, que les grévistes doivent taper parce que c'est là-dessus qu'ils ont le plus moyen de, de se faire entendre. Mmh. Le jour où, où les stations-essence sont en <rire> pénurie de carburant, le jour où euh, les, les services de transport sont euh, beaucoup trop faibles pour assurer le, le minimum à l'échelle nationale, là, ce jour-là, ils seront obligés de se mettre autour d'une table et de faire des compromis, quoi. Non, mais voilà... Et je crois qu'il y a des négociations qui sont prises pour jeudi, je crois. Le problème, c'est qu'il y a des négociations toute la semaine, depuis des mois. Oui. Et, euh, et que celle-là va être déterminante pour savoir si oui ou non, et continue jusqu'au jusqu fait. Ce euh, qui est sûr, c'est que c'est la, la, la dernière semaine avant... Euh, si à la fin de la semaine, il n'y a pas de solution euh, concrète... Et de toute façon, oui. Ça est... va vers ouais. le mur. On, de toute façon, pour le moment, on fait que... De, de, des hypothèses, je pense qu'on verra euh, quand, on quand on se revoit. Quand on se revoit à cette table, je sais pas mmh. si on sera encore là tous les trois ou ce sera quelqu'un d'autre, mais on pourra en reparler euh, la prochaine fois où on aura euh, un peu lui, pu suivre le défilé des événements. Pour l'instant, euh, moi j'arrive pas à voir comment ça va se dérouler. Ça dépend si mmh. jeudi on a un... Bon, y a un accord qui se fait jeudi, mais ça m'étonnerait. Voilà. Enfin, voilà, voilà pour ma petite revue de presse revue de tout presse, ça pour dire que la plupart des, des articles euh, bah après uh -huh. c'est les articles généralistes hein, oui bien sûr les articles papier news de, de lci toutes ces conneries. Uh -huh. uh -huh. les, les, les hebdos sont un peu plus, plus c'est un peu plus précis dans, dans les articles mais, mais en soi oui c'est beaucoup euh, la grève les blocages alright ben, voilà. quelle chronique félicitations ben, merci beaucoup applaudi. mais du coup On était trois Eh oui, il n'y a eu que deux chroniques. Ouais, oui, ça veut dire qu'il oui, ouais, du... en reste une. <rire> est-ce que ce ne serait pas le moment de, de Raphaël Raphaël, est-ce que tu peux, s'il te plaît, euh, est-ce que tu serais gré de nous partager euh, ta chronique Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts Oh, vive Noël, vent, Noël ou plutôt « Père capitaliste » comme on pourrait l'appeler parce que franchement… Salut à tous les Capsulitos, c'est Raphaël pour votre chronique Vitriol comme dirait Barry Six. Yeah euh, alors ouais, moi je vais… Hein. en fait on va se répéter flamant mais c'est pas grave hein. Ouais, vous allez peu, ouais. écouter deux fois la même chose. Est-ce que vous moi, sentez… Euh, L'air ambiant, est-ce que vous sentez un peu comme le temps change La période des fêtes approche à grands pas, toutes les grandes anciennes ont paré de leur plus belle lumière lors d'eventures. Ici et là, on peut humer l'odeur écœurante du vin chaud. Euh, Sentir l'embrun de la neige sous ne pas. C'est faux, il n'y a plus de neige à Bordeaux euh, depuis que l'homme pollue. MDR. Admirer un spectacle haut en couleur tous les samedis sous le thème du jaune fluo. La réforme des retraites en guise de cadeau de fin d'année, on vient d'en parler, comme une petite turiste sur un gâteau de merde. Bref, bref, oui, les fêtes sont belles et bien là. Elles nous éclaboussent d'obligatoires et d'institutionnels. Personne ne peut en échapper. Alors j'ai dû faire... Oui, j'utilise le mot « devoir » comme pour aller voter, par exemple. J'ai dû faire comme des millions de Français des cadeaux. Oui, des cadeaux à offrir donner à son prochain. Là, en l'occurrence, c'est ma cousine, mon cousin et mes deux petits frères. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'offrir des cadeaux à mes parents, grands-parents, oncles et tantes, car je vois bien dans leurs yeux la tristesse à la vue du vieux <rire> bouquin de poche que je leur offre. <rire> alors, alors, si on fait bien le compte entre ma cousine, mon cousin et mes deux, et mes deux frères, ça fait quatre cadeaux. Quatre cadeaux, tous plus beaux les uns que les autres. Et alors, je vais vraiment vous faire une liste de ce que j'ai acheté, parce que je trouve ça intéressant. Du coup, tu les écoutes pas, attention. Non, mais ils s'en foutent de... Ils s'en foutent de ma vie. C'est ça, l'intérêt qu'on ait pas d'audience, c'est qu'on voilà. qu peut se permettre ce genre de trucs. Chine, <rire> euh, je t'aime encore. Elle écoutera jamais. Alors, pour... <rire> mais non, mais de toute façon, plus personne nous écoute. Et voilà. Euh, alors, pour mon tout petit frère, j'ai acheté une très jolie BD qui a reçu un prix je sais plus lequel, qui parle un peu à la manière d'un Dujardin. Alors, c'est Alexandre Dujardin, c'est un vrai écrivain, euh, d'une société sans adultes où les enfants se géreraient tout seuls. Pour Pierre, le moyen de la fratrie, je lui ai acheté un t-shirt tealer, voilà, euh, classique, shit, mais il adore, donc voilà. Pour mon cousin, je lui ai acheté, mais vraiment, je vais vous faire une liste. Avec ta veste tealer là. Un, un, un t-shirt Carhartt, parce qu'il adore euh, aussi la marque et que j'ai pas eu trop à me casser le cul. Putain, et ma cousine... ton cousin et adoré Rolex. Pierre, tu veux... T'aimes bien Rolex Ah, d'accord. <rire> ben ok, papa, tu peux faire virement. Et Et là Très intéressant. Euh, et là, ma cousine, je vais vous faire un jeu délicieux. Quel flot tu as pu jouer C'est Bahamas. Ah, euh, un jeu. jeu de société yes. qui se yes. joue à plusieurs et qui m'a coûté que 15 euros. Donc ça va. Ah, Je vais l'acheter, il est trop bien. Donc il yes. est trop bien. On pourra faire des parties expliquez -moi, ensemble. Expliquez-moi, j'ai envie de savoir ce que c'est. On en parle juste après. Ouais. ouais, si vous voulez, on pourra. Alors, je l'ai joué stratégique pour le dernier cadeau. Je me suis dit que j'allais les emmener à Cuba puis parce que je fête Noël et madame. Alors, du coup, quand elle aura le cadeau, on pourra y jouer ensemble là-bas. Donc ouais. c'est un cadeau un peu pour moi aussi. Il a réussi que... à placer ses vacances quand même. Ouais ouais, ouais, ouais ouais Je trouve que ça la raconte un petit peu. Ouais. De... Bref, faisons les comptes pour une belle BD, deux t-shirts et euh, un jeu de société, ça fait 100 balles. Ouais. Voilà, et donc 100 balles pour quatre cadeaux. Okay. En soi, ça ne me dérange pas trop parce que ça me fait plaisir d'offrir, mais il faut voir ce qu'ils vont en faire. Tu vois Après, je crois que cette année, j'ai arrêté de faire un cadeau que moi j'aurais aimé recevoir pour me concentrer vraiment sur les envies de chacun. Vraiment, je me suis dit... Euh... Parce que d'habitude, on se dit, hm, le cadeau est super, mais c'est comme si on se faisait un petit cadeau à soi-même. Vous, euh, vous, vous comprenez ce euh, truc un euh, peu de... ouais, ouais, ouais, ouais. On, on, voilà, on fait toujours un peu ça. On se projette dans le cadeau de l'autre et au final, on se rend compte qu'on l'offre aussi un peu pour nous. Donc cette année, je l'ai moins joué égoïste au final. Je sais par exemple que pour mon frère, mon cousin, ils sont juste à des âges où porter une marque, c'est juste exceptionnel. Donc je sais qu'ils aborderont fièrement leur t-shirt pendant les vacances et j'en serai très heureux. Je me suis longtemps demandé si je pouvais faire un cadeau utile à mes proches. Alors, j'ai vu des trucs genre, euh, tu sais, tu plantes une graine dans une box et ça pousse des tomates et comme ça, tu peux l'avoir dans ta. des petits légumes pour manger dans ta cuisine. <rire> tu m'offres ça, je te bannis de ma famille. Non, mais c'est super intéressant. <rire> sais -ce que c'est En vrai, je trouve ça stylé aux frères. Tu sais, c'est un truc où. C'est des box où t'as des graines. C'est un dedans. potager pour Boubou Juste, ouais, tu. truc c'est le principe d'un potager on est d'accord ouais, euh, c'est euh, un, euh, ouais. ouais, un potager ouais potager mais en forme bah, pardon et ils étaient stylés parce qu'en fait tu pouvais avoir plein de petites pousses et vraiment te dire ah pour ma salade je veux des petites tomates et des petits trucs What the fuck alors ça c'est c'est un ça, truc électronique ou pas du tout non il y a de la terre mais c'est de l'engrais chimique tu vois Enfin bref, c'est bizarre. <rire> Moi, je trouvais ça vraiment stylé à offrir, mais un mec de 16 ans, c'est vraiment inutile, en fait. Tu vois, le, le mec, qui se dit Ok, euh, c'est de la bœuf là-dedans, mon gars. Il se dit Super des légumes, <rire> mais on va au McDo. Quoi. <rire> bref, les cadeaux, chaque année, c'est un vrai casse-tête. Et de fait, je trouve que se dessinent dans toute la France mmh. deux camps bien distincts, je dirais même trois camps bien distincts. Donc ceux qui adorent Noël, ceux qui sont foot et ceux qui détestent Noël. Donc Noël c'est bien, mais ce n'est pas vécu pareil, et cela je l'ai appris un peu à mes dépens. Pour moi Noël ça a toujours été comme dans les magazines, plein de cadeaux sous le sapin, une grande tablée, une famille super drôle et du bon foie gras accompagné d'un château équième. Et j'en ai parlé autour de moi, ce n'est pas la même partout en fait, mais genre du tout. Mon colloque qui me sort, alors nous on est trois et on ne s'offre pas de cadeaux, euh, je trouve que Noël c'est super capitalistique comme fête. Euh, <rire> moi j'ai juste eu mal au cœur en fait, euh, tu te dis bah merde ouais c'est vrai qu'on s'offre avec ma famille du matériel mais euh, je sais pas, ça fait plaisir de se retrouver ensemble, je sais pas, de partager un bon moment, euh. alors du coup ouais, il y a ceux qui comme moi sont à mon avis de plus en plus rares à vraiment fêter Noël parce que pour moi c'est une, une petite institution à, à pas manquer tu vois, alors ce qu'il faut savoir c'est que ma mère a décidé de me mettre au monde le 24 décembre, donc évidemment pour moi Noël c'est un truc de vraiment spécial, je suis né like Jesus Christ en fait, Donc c'est ouf, euh, c'est ouf parce que tout le monde me dit, c'est ouf parce que, Kenny West, c'est ouf parce qu'on me dit, ouais Raph, ça te fait pas chier d'avoir ton anniversaire en même temps que Noël, tu dois avoir moins de cadeaux, non MDR, en fait, euh, moi j'ai pas une famille de merde comme vous. N'oubliez en fait. <rire> pas qu'il est riche. Voilà, donc euh, comme ils savent que c'est en même temps, ils font super gaffe et ça me fait plaisir parce qu'ils font super gaffe. Donc, moi je suis gavé de cadeaux comme un noix pour Noël. Ah ouais, petite parenthèse. Euh, c'est Pierre-Emmanuel Barré qui a herté l'info, mais la médaille d'or du foie gras de l'année 2019 jeter vivant les bébés ouahs dans des sacs poubelles parce que ça permettait de faire grossir les mamans ouahs et comme ça, euh, comme ça, elles étaient meilleures en fait. C'est horrible. Yes. Voilà, joyeux Noël à tous. Bref, ouais. c'est quand même un peu paradoxal pour moi Noël, euh, moi le grand anticapitaliste, le marxiste de base qui achète un, une chier de cadeau dans les grandes anciennes et qui après pleure parce que le monde se meurt, tu vois. C'est comme si tu disais, moi pour les vacances, j'adore l'eau et tu vas dans le Sahara où tu disais, moi j'ai toujours voté à gauche mais t'as voté François Hollande en 2012, enfin bref. Puis euh, on ne parle pas de tout ce qu'on bouffe en fait, moi mon ventre c'est Tchernobyl après tout ça parce qu'avec l'alcool, la bouffe, ah ouais parce qu'en plus il y a le nouvel an, il faut savoir que moi j'ai jamais pu faire le décompte de nouvel an parce que je suis toujours bourré. Euh... <rire> Noël, plus je grandis. Oh, oh, oh. <rire> oh, là, là, putain, c'est vraiment de la merde, ma chronique. Noël, plus oh, je grandis. Sang, ouais. Noël, plus... Noël, plus je grandis, plus je vois les dessous et plus ça me met quand même un peu malaise, tu vois. De... Et, et le fait de me dire que je serai avec ma, ma famille me met en joie, donc c'est un peu un paradoxe. Ça... J'adore Noël parce que, mmh, mais en même temps, je me dis, ah, <rire> ouais, donc ça fait, je des mma... des ça, ça fait, mma... Mma... voilà, exactement. Alors voilà, joyeux Noël à tous, <rire> bon anniversaire à moi, et peut-être si je ne vous vois pas d'ici à la année prochaine. Oh, ouais. <rires> mais quel ouais. tueur, quel tueur, <rire> Putain, Le décompte, Alors, après, bon, après c'est de la merde. Hein. Et mais moi, putain, le décompte, il ouais, faut que je bourre et avoir quand même, c'est la base. Je vous jure que ma mère crève à l'instant, que je n'ai jamais fait le décompte de la nuit, parce que soit je vomis soit je suis bourré, Ah oui. En ouais. Je me rappelle d'une soirée que j'avais fait au Nouvel An chez moi, c'est la seule soirée que j'ai fait chez moi. <rire> chez mes parents. Ouais. Et j'ai invité tout le monde. Et on avait dit ouais, on boit pas avant minuit et tout, parce que sinon on sait comment ça va se passer. 22h, ouais. orgie. <rire> ouais. Non mais il euh, y en a qui n'ont pas vu le décompte. Ouais. Bah ouais. Dans, dans une personne que vous connaissez, dont je terrais le nom. <rire> mais euh, c'était très très drôle parce, parce que, que ça quand j'ai jamais arrivé de raconter le décompte. moi non plus. Ah ouais, putain ah mais non. moi tout le mais en temps... même temps je m'en branle un peu ah, les, les, les décomptes les plus angoissants c'était ceux qu'on faisait en même temps qu'Arthur sur tf téléphone et ceux là il me ah, il me tue. Ah, ah oui, quand il encore me regardait à la télé sur le plateau là. Ah, -là ah ouais, il... ça ça, ça, ça m'angoisse mais aujourd'hui tu vois ça me... Ah, ça me fout des frissons quand non, c est c est bien ça, bien. Ça, quand j'étais petit on faisait ça avec ma mère et des amis de la famille Genre on prenait genre 3-4 familles, on n'était pas beaucoup, et tu sais, On se mettait ensemble, on bouffait et tout. Et on allumait la télé juste au moment où il y avait ouais, la... Ouais, ouais, ouais, enfin, On l'a au hasard, tu on n'est pas forcément d'heure. Et du coup, la 3 quarts du temps, on l'a à 1h30. Et, et du coup, on avait le, le, le replay 2 heures après. On oh, oh Oh 2009 Mais c'est ouais, pas vrai 2016 année de la baisse 2020 année, 2020 année de, de quoi Du bain, je vais prendre année des bains. Année du bien. Bah, ça temps, 2020 année du bien. Oh. Pour moi, il serait temps. <rire> mais vous, alors t'as parlé des cadeaux, mais vous, euh, qu'est-ce que, qu que vous, aimez, vous aimez recevoir quoi Je parle pas de rien. vos beaux cadeaux. Bah, en fait, euh, cette année, j'ai rien demandé. Ouais euh, juste des thunes, en fait. J'ai rien ah ouais. demandé, mais gros, t'as 25 ans, frère. Ouais, non, mais voilà, j'ai rien demandé. Mais on m'a <rire> en dit, on m'a dit, euh, ouais, tu veux quoi bah, Je fais, bah rien, euh, moi tout va bien. Donc je suppose que je vais avoir des thunes, mais euh, même encore une fois, même les thunes, maintenant j'en ai plus trop besoin parce que ouais. je suis je un suis donc euh, T'es blindé, en fait. Je suis en indé, <rire> donc, un C'est en euh... <rire> Mais moi, moi en fait, je l'ai dit plein de fois, mais. Pfff moi ça me casse les, les, les boules de houppes, c'est terrible ah oui. Mais en fait, c'est sympa truc, que moi, en fait En fait le truc c'est que moi je, je me force à offrir des trucs Mais je déteste qu'on m'offre des trucs en plus parce que la plupart du temps ça va être des tudes. moi Je dis pas que j'aime pas ça mais je sais pas moi, un, En fait c'est ce côté obligation qui me gêne un peu tu ah. vois Parce que moi au cours de l'année ça peut m'arriver d'offrir des trucs au pif tu vois, à random Jamais vu. Ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver. Mais Je pense que c'est lié, qu lié, lié au fait que je ouais, suis un gros non radin ah, accessoirement. Ah, donc, euh... ah oui, t'es un gros con et un radin. Mais oui, putain. Ah bah espèces. oui, oui, non, mais moi j'ai la panoplie idéale pour habiter dans le, dans le 15ème. <rire> le je le meur, je, je connais pas cet arrondissement, je sais même pas vous c'est. Et le 15ème, c'est Montparnasse Bah c'est popu, c'est cool, non J'en sais rien. Ouais, non, c'est moyen. C'est bétière. C'est quartier de Nexus. Peu importe. Moi, Noël, je vais pas me répéter. Euh, ça ça ça en fait, moi, moi, ça m'emmerde. Euh, en fait, euh, bon, j'avais écouté dans un podcast qui le Floodcast. Il euh, oh. y avait Ken Kojandi qui était parti au Burning Man et qui disait On a perdu ce plaisir d'offrir et qui, pour son anniversaire, avait fait des cadeaux au lieu <rire> d'en recevoir. Et je trouve ça super cool de, de prendre à contre-pied le truc. Euh, moi, je trouve qu'on a vachement perdu le, ce plaisir d'offrir. Mais pas offrir euh, un cadeau de merde, tu vois. Un, vra un vrai cadeau qui a du sens, qui, qui, qui, qui donne envie, qui fait vraiment plaisir, ouais, ouais. tu vois. Parce que tu as vraiment à, t as, t as vu chez l'autre quelque chose, une spécificité parce que tu le connais bien, tu vois. Moi, vraiment, j'adore ça. Depuis que Moi, je, je trouve ça fac, trop cool de, de faire je, des cadeaux. Depuis que je suis à la fac et que je travaille, donc, J'ai toujours. Euh... Le, no... le mois de décembre est compliqué parce que vraiment j'achète trop de trucs pour les gens. Mais j'adore ça. Ouais, genre, Noël, euh, quand j'étais plus petit, c'était le moment où on se retrouvait avec ma mère et ma soeur en mode on est content. On... C'est le moment le fleu, où. Flo on... fait une dépression. Fait une dépression. Non, mais Moi, j'achète tout le temps des trucs, mais parce ouais. que c'est pas que j'ai pas le choix, mais j'achète que des trucs à mes parents, à mes parents, ouais. moi, ça s'arrête là. Et, et mon frangin de temps en temps. Mmh. Hein Tu vas pleurer ou quoi? Non! Je <rire> okay. suis pas, pas à ce point là, ça va. T'es comme ça! Mais non, mais parce tout. que moi, je sais pas, a... c'est vraiment ce côté, euh, pas obligé, tu vois, mais de, de vieille tradipe. Ah ouais, Péraveur, mais c'est vrai. Ouais. Ah non, non, non, non, on vit ça plus comme un moment où, vu qu'on n'est pas, qu pas beaucoup, on, on, on, on, on le vit à fond pour, <rire> se, pour se prouver un peu à nous-mêmes qu'on est, qu est quand même une famille. C'est comme ça que j'étais des gens en or, C'est comme ça que j'étais plus petit. Et maintenant, depuis que j'ai un peu de thunes, Euh, un peu vraiment je dis un peu jauné il est Plus... blindé hein. ouais je suis ouais si ça me va pas par moi, euh... moi j'adore j'adore faire des cadeaux mais j'en fais beaucoup trop et du coup euh, j'adore Noël pas parce que euh, vraiment les cadeaux que je reçois j'en avais vraiment rien à faire mais moi aussi et en fait du coup ils arrivent et je suis en mode bah je m'attendais j'avais pas prévu de recevoir donc je suis content En mode déjà, un truc euh, ouais, de ouf. un truc qui en général me mmh. sert donc en général je, je, on m'achète des, des, des disques des, de la musique trucs comme ça donc je suis content parce que j'adore la musique et euh, Et moi juste, je suis content parce que genre, j'offre un truc à ma soeur où elle m'a par... parlé il y a 6 mois, elle euh, s'en souvient, un app, et où elle pensait que je pourrais jamais la voir, et je lui sors, elle est en mode, oh, je suis trop content, elle est trop contente, mmh. ma mère, euh, je... J'aimais bien, tu vois. Et du coup, je sais pas, je je vais mettre de Baron la dans l'abri. mon père, je vais acheter une cravate. Il est content, tu vois. Non, mais voilà, j'aime ai, trop. En fait, c'est même non, dans j'aime bien faire des cadeaux aussi. aussi, que les gens soient heureux. Oui, mais mais... Vois, trop mais même même faire... dans le partage. Je trouve qu'on ouais. donne jamais, on offre jamais ouais. comme ça spontanément. Enfin, moi je le je le fais mais que quand je suis amoureux de quelqu'un. Moi, je peux ouais. faire des cadeaux comme ça en mode "Ah, tu m'as acheté une Rolex <rire> Non, j'ai jamais fait ça. <rire> mais en mode tu oh, euh, une Non, mais tu vois genre une euh, Un, un bouquet de fleurs, ou je sais pas, instantanément, tu oui, dis vas-y, je, je t'emmène au cinéma, ou vas-y, je t'emmène à Rocana. On se repose pas sur les mêmes mécaniques ouais, euh, de lien. Mais de, non, mais de juste de liens, mais offrir. Ouais. ouais, oui, non, mais moi j'aime bien offrir des trucs. Comme juste. Us l'enfoiré. Donnez-moi de la moulaga. Ouais, c'est ouais, bon, c'est un ça. Mais oui, oui, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, donner c'est hyper agréable. Mais après, il y a beaucoup de gens qui donnent, pas pour recevoir, mais qui donnent pour. Se donner, euh, se donner bonne conscience, tu vois, se donner parce je que, crois pas. Bah, ça je dépend, dis pas que c'est une majorité, mais... Bah, si, euh... c'est pas, pas, pas notre cas, j'ai l'impression. Peut-être que c'est ton cas, Florian. Non, non. Si, T'as faire quoi, toi si, Florian, À là. qui T'as rien acheté Pour l'instant, j'ai encore rien, moi. Ah, mais ouais. j'ai prévu d'acheter un truc à mes parents. Moi j'ai acheté Mais ouais, je donc, vois, fais mes merde parce qu'ils si que que écoutent Alors c'est chiant ouais, Moi, bah, moi mes parents j'aurais rien faire Parce que je me suis dit le, Mon cadeau ça va être de la merde Parce que déjà j'ai pas de thunes et, et ça sera de la merde forcément Le problème c'est que moi le décembre Niveau thune il est compliqué Parce que bah, déjà ouais. j'ai reçu un joli cadeau Qui s'appelle taxe d'habitation ah, enfin. Moi j'ai pas payé euh, oh là là. Du coup euh, oh, reçu un... ça a réduit le budget cadeau déjà quoi. Ça fait deux ans que je paye pas de taxe d'habitation je suis en mode Enfin c'est la deuxième année Tu, tu dis ça sur un podcast Qui est diffusé sur internet Oui non non Mais justement <rire> J'ai reçu un message De mon proprio vous de... nique l'administration Moi je vous nique Raphaël Larder Je reçois. pas Écoutez vous savez le trouver J'ai reçu un message De mon proprio Qui me dit Oui les impôts voudraient euh, Les noms euh, Noms de famille euh, Date de naissance Lieu de naissance des ça tous a, les locataires. Le coup tombe J'ai fait Ah <rire> je, vais prendre, je vais prendre Deux ans de taxes d'habitation ah Je vais a pas a Et du coup je profite De faire mes cadeaux de Noël Avant Non mais là t'as raison Et là voilà Enfin, je pense qu'on a fait le tour. Non, ouais. mais vive Noël quand même. Mais oui, vive Noël, parce que moi, le seul truc que je kiffe dans Noël, c'est de... que c'est des moments où tu te retrouves avec, euh, avec ceux que, que t'aimes bien. C'est une belle tablée euh, à bouffer euh, et à discuter. Moi, moi j'adore ça. Moi, moi. c'est la table en formica de chez mes grands-parents. Euh... Non, mais, non, mais moi, je dis une grande tablée. Non, même, euh... les, même les repas flingués, genre, euh, tu sais tu me fais... Un... Enfin, on mange tes pâtes, je suis content, le repas, il dure quand même 3 moi, heures marrant, et on parle là. quand même pendant des heures. Parce que c'est... En plus, genre, moi, avec ma famille, on ne soit pas beaucoup, mais alors qu'on juste parce que je rentre pas souvent et du coup c'est le moment où on est content tu vois on pense plus du tout au coup c'est la période pendant les vacances de noël en plus quand t'es à la fac où t'as trois jours où les révisions t'oublies tu vois et je sais pas moi j'aime bien mais c'est peut-être lié au fait que cette année j'aurais pas l'occasion de fêter noël en famille c'est vrai du coup c'est de motiver en fait tu travailles pour le 25 je travaille le 25 ouais tout à fait Mais après, en vrai, en soi, je m'en en fous un peu, je, parce que bon je suis pas spécialement euh, ouais. un, spéci un, un grand amateur de, de Noël. Mais c'est vrai que bon... Euh... et Je comprends que ça, ça puisse foutre, ça angoisse en fait, ouais. ce côté obligation de... Ah, tu dois être content de mais recevoir voilà, de, la, de la merde, ou tu dois être content de donner de mmh. la merde. Alors que justement, faut pas, moi je crois qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Non mais oui, bien ouais. sûr. C'est ça un des traumas Qui expliquait le bouquin, je reviens à ma chronique parce que je suis un connard, mais sur les chansons de Noël, c'était la même chose pour tout l'univers de Noël en fait. Ce qui est oppressant, c'est le fait que ce soit obligatoire et qu'on te dise, bah gros, c'est Noël, tu Mais c'est comme Halloween, comme un truc comme ça... Halloween, ça me dépasse. Pour moi, c'est de la grosse merde. Moi, j'adore me déguiser... Si t'as une fête du calendrier, Mozart Le pack. Je trouve ça dégueulasse. Ton anniversaire J'adore. <rire> non, je... Et mon anniversaire aussi, bizarrement. Bon. Le 14 juillet. Non, il est en janvier. 24 20, 20, euh, 22. 22. Non, je parle. pas. Attends, de 22. Non, 22, oui, <rire> 22. Attends, 22, mon amour. Non, mais je. Ouais, <rire> euh, je... non, mais voilà, ça, ça prouve l'intérêt que Mais même comme mon père, c'est marrant. Je te l'ai dit mille fois. Moi. Ouais, ouais, bah, surtout que son... les gens s'entendent sont... vraiment, quoi. Genre, mon avec... père, il est 22. D'ailleurs, on va peut-être euh, peut se stopper là ah, et oui. enchaîner sur la dernière partie qui va être le jeu. Ah, mais oui, putain. Trop bien. C'était un, un magnifique son, on n'a pas donné l'artiste, c'était. Mid MYD et c'est The Sun. The Sun, magnifique son, merci à tous. On va donc terminer ce podcast, ce podcast, pardon. Euh, cool. euh, merci, euh, merci à vous. Euh, ce podcast euh, spécial Noël en petit comité, mais avec une très bonne ambiance, je tiens à le signaler. Pas vrai. On va finir, euh, du coup, comme c'est moi qui anime, j'ai décidé de finir sur un, un duel, un quiz duel, un duel oh. quiz finalement. Ton, ton, ton. Entre Barry, oui. challenger number 1, Oui. Et Raphaël. Oui. J'ai toujours été l'outsider. A... Raphaël qui a la ceinture d'ailleurs. Du coup, oui, je me suis vrai, dit. Je remets mon titre en jeu. Je, je me suis dit, euh, qu qui, euh, quel sujet pourrait réunir euh, <coughs> Barry et Raphaël La baise euh, la, la, la truffe <rire> La truffe périgourdie le... Le... Le... le cochon noir de Bigorre. Le cochon noir de Bigorre. Je <rire> connais un rayon. Le, le boudin blanc rap, c'est le rap, le rap, ah, le okay. rap musique. Euh, le du coup, rap... des questions rap pas toutes trop, simples. Pas trop, trop le rap. Moi, je, je vous coup, donne des questions oui euh, c'est pas moi qui les ai faites j'ai pas eu le temps mais okay. oh oh. elles sont au quai ok, okay tiers. ne pas les réponses ok je vois toutes les, euh, les réponses j'ai menti si jamais vous trouvez pas que vous voulez des, des propositions de réponses vous me dites tu sais pas qui tu parles, là tu je tu vous parle, parle de... à Raphaël et Barry oui c'est pour ça que je, me dis... je vous dis ça mais vous en aurez pas l'utilité en fait Donc voilà <rire> on est parti messieurs vous, vous êtes faire prêts à défoncer on on ça le premier pour pour il faut un buzzer ou pas Ouais voilà ce que j'ai à dire il Vous faut, je, après j'arbitrerai au visuel, hein, mais euh, si vous voulez commencer par un petit son pour euh, prendre quoi, la main. C'est quoi ton son, Raph euh, Vas-y, toi. <rire> Moi, ça va être Moulaka Moi, ça, ça. Ok, ça me va. Un vrai buzz. On oui. est parti, messieurs Oui. C'est parti. Oula. On commence facile. Comment s'appelle le premier album de PNL Moulaka Bar ici euh, Je vis, je vis serre. Non. Oh le, le, Un bah, vrai album. C'est un album. Mais. De la légende. Alors Barry, tu m'as dit, euh, rappelle-moi. J'ai dit, euh, je, vais, je, je vais vis, serre. je, vais, je vais vis Non. C'était un EP. Ouais, okay. c'était plus un moi, EP. rap t'as la main. J'ai dit deux légendes, la légende. Non, Pfff, du coup. c'est les de dans du coup, la légende, mais c'est pas non, ça non, la réponse. C'est le Montchico. C'est avant celui-là. Non mais moi j'ai pas. Bah dis dis. QLF que la famille. Ah mais c'est le mais c'est. Je vis, je c'est un morceau dans. Mais oui, mais oui, et c'est quoi ces spécialistes rap qui connaissent pas PNL Mais je suis pas rap hein. Ok, deuxième question. 0-0. Pas de points marqués sur cette première question. Deuxième question. Quel âge a Nino Raphaël. 22 ans. Ibarri, t'es à la main J'aurais dit genre 27. Raphaël, t'es à la main. On est loin ou pas loin T'étais pas loin. 21. C'est 23. 23 ans. Mais quelle pute 1-0. Je vous demanderai s'il vous plaît de retenir vos points parce que je n'ai rien pour noter. Ok, j'ai 1-0 pour Barri. J'ai 3 une je... prochaine question. Oui. Comment s'appelle NOS, N -O -S. Je connais, je sais pas comment on prononce le rappeur. Je sais pas qui. c'est euh, euh... Nabil. Nabil. Oh, hey, il est euh, propre. C'est une bonne réponse C'est peut-être pas la branche rap pour t'écouter. C'est NOS C'est NOS. Ah oui, non euh... ouais, mais si c'est rap euh... C'est un, un des deux gars de PM. Moi je Ah, c'est ça. Oui. Putain, je suis nul. Oh les gars. 2-0 au bar ici, j'écoute du rock alternatif C'est vrai, autant pour moi euh, De nouvelles questions Combien d'albums a sorti Nino 2 Non 3 Non 1 oh. Non Bah 4 bah, bah oui <rire> A chaque fois il est, il, est, il est là, il est presque à la bonne réponse et il, il chute. Ah, oh, je vais avoir honte de gagner ce jeu, putain. 3-0, Barry, 3-0, euh... facile, 3-0. France-Brasil. Euh... Non, mais j'ai dit... Ça veut <rire> dire que je la France était le Brésil. Moi. Non, mais j'ai envie d'arrêter de jouer en fait. Euh... 3-0, c'est ça, Barry 3-0. 4 3, 3, 3, 3, euh, 3, 3 0, 3, 0. Non mais là j'ai abandonné 3. donc euh, t'as gagné. Non, non non non On va passer à, à d'autres questions. Mmh. Euh, que ça ne pas de Nekfeu, peux... j'ai perdu. Ah ça ne parlera peut-être pas de Nekfeu. <rire> Pourtant c'est le rappeur numéro 1. Je sais pas, pas il y a des... beaucoup de questions sur Nino, bizarrement. Ah, c'est parce genre, que euh, c'est euh, le rappeur euh, qui jamais... ah, est bon. la question, quel est son prénom Je sais pas, ils m'emballent les couilles. Dylan. Il n'y a même plus de buzzer, tout le monde s'entend. Vous le droit à des propositions si vous gâlez. Attention, propositions. Euh, Martin, Mohamed ou William? Mohamed. William. C'est William. Bah, William. <rire> <T 'as, rire> décidément euh, c'est pas de ta journée, <rire> mon gars. 4-0. C'est 4Z, 4Z. Nouvelle annoncé. question. Quelle est l'année de naissance du rappeur euh, le plus, euh, un des rappeurs les plus écoutés de l'année? Cobalade. 98. Non, c'est un 99. Faux. Raf, c'est 98 que j'ai enregistré comme réponse. Euh, 99? Non. Oh bah 2000. 2001 Non, 2000 Oui, ouais, ouais il te l'a il te <rire> laissé Véander <mais rire> Je sais pas où il Il n'y a même plus de duel, c'est chiant, quel bâtard oh Vas-y, mais là je prends pas ce point, là là il y a 5-0 pour Barry. J'ai mais... fait un geste, j'ai fait un Question geste. facile pour Raph. Non. Il a la main directe ouais. Non mais arrête De quelle ville vient Joule <rire> La vie de ma mère. Non, non tu te fous ma gueule Bah, Marseille Bah oui Ah Bien joué mon pote Allez, ah, Arrête, ça, ça me ah, saoule, ah, c'est un ça. duel à la base, je me fais enculer là Ah là Non là, mais c'est pas là, ça, il y a là, des moments t'as dit un peu... Non mais j'ai gagné là. la première partie Depuis euh... quelle année, nouvelle question messieurs, depuis, non, depuis... depuis quelle année ah, es Niska es est-il actif Oui. 2008 Non Ah, oh, J'aurais dit 2008 aussi euh... Une réponse, Barry bah, 2010 2010 Putain. Jure ouais. 2010 D'après le quiz dont les, dont les sources sont inconnues. <rire> mais oui, oui, normalement c'est ça. La grosse moula encore une fois. 2010. Ok, il me reste des questions encore. <coughs> là c'est des questions sur... Euh, je vous donne des, des paroles. Hmm? Et, euh, et vous devez me dire euh, qui, euh, qui chante ça. Attention, spoiler alerte. Si c'est du Niska, du Nioh, je n'ai rien du tout. Non mais il n'y a pas que ça, t'inquiète. Ouais, ouais. <rire> la première par exemple, ce n'est ce pas cette catégorie là. Ouais. Les yeux plissés comme si je quittais la pénombre. PNL Non. Des yeux ai ai pas. Genre Népal, je sais pas. Euh non. On est sur du, euh, sur du rap, euh, même si j'aime pas, pas, pas trop l'expression, on est sur du rap blanc. Oralsan Non. Global. Oui, mais avec. Re le... Voilà, tout à fait. Un point chacun, messieurs, c'est beau, c'est le parti. Bon, vas-y, il n'y a plus de duel et c'est juste répondre à ton jeu de merde. <rire> <rire> non, mais voilà, c'est tout. Il est aigri. Ah, il non, mais est ton salé. Est nul, ah, c'est 1000 degrés. Euh, machin. Certainement. Et euh. je comme si... <rire> <rire> Il chante je exactement comme ça. <rire> J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir, uniquement vodka, pas de badois. J'ai... C'est... Euh... Ah bah non c'est pas lui C'est pas PLK C'est PLK <rire> <rire> Moi j'allais dire comment il s'appelle l'autre là, là Fritz Alors... Ah ça aurait pu Ah puis tu ah, se, se barre son... en couilles de toute façon aussi ah. <rire> Le micro qui a décidé d'abandonner Raphaël non, Arrête de jouer ah. euh... bon, Alors C'est une petite dernière Ouais j'en ai une des faciles ah. Bye Bye Bye Bye ah. Bye ah. Elle a du rouge sous ses talons ah. <rire> Bye bye bye, bye, bye, bye, bye. Je sais pas. Vais attends, vais ah, attends, bah, bah, je vais le faire, attends, je vais le faire en chantant, attends, je vais le faire en chantant. bye elle a du rouge sous ses talons. C'est Niska Futurik Booba. Bien médicament. sûr, bien sûr. Mais en fait, j'aurais pas dû faire un coup au rap, il est beaucoup trop fort. Hein. Mais non, mais c'est parce qu'il écoute du rap, euh, pas le mien. Je suis avec 4 chicas, j'ai mis le plein dans le Cayennes. C'est Nino. <rire> avec, c'est un feat aussi. Euh, j'ai... Oh, euh, Comment elle a Ni, euh, Niska. Niska, ouais, euh... putain, non, mais c est, c est... Il, a, il a vraiment dit si c'est Nino ou Niska, je connais pas, tu sors que bah, ça. Bah, j'ai pas lui. rien, moi, l'auteur de ce rap aime ouais, beaucoup ouais, ouais. le, le rap-quiz. Rap Exactement, ouais. <rire> Et t'as pris le premier. Et écoutez, on m'a. J'ai remis les pendules à l'heure. C'était mieux quand t'avais fait les questions toi mais oui. on, est, on est que deux, c'était pas possible de le faire aujourd'hui. Oui. Mais non. la prochaine fois, je, si c'est moi qui, qui, fait, qui prépare le jeu, je le ferai, ça va, j'ai compris. C'est trop bien. Mais la vérité, on va remettre les pendules à l'heure. C'est qu'hier on me dit ouais, on enregistre demain à 10h. Alors, quoi avant-hier Non, avant-hier c'était pas sûr. Allez, Allez, on va s'engueuler maintenant. En gros, on a eu des problèmes de communication. On devait être 4, finalement, on s'est retrouvés qu'à 3 parce qu'on pouvait pas faire. Peu importe le fait est que le jeu il est claqué, sa mère. Bravo à Barry de Vive Noël Vive Noël Et hop Incroyable. Eh bien, messieurs, euh, <rire> messieurs euh, magnifique magnifique épisode, j'ai envie de quel dire. Quel quiz et quelle chronique, hein, Florian. Ah, merci, Deux, la euh. merde. <rire> J'aurais bien aimé avoir à moins un 50-50 là-dessus. Bon. C'est vrai, ta chronique était nul, nul, c'est une blague. On va, <rire> terminer, on va terminer sur quand même un petit truc. Est-ce que, messieurs, vous avez des recommandations pour oh, nos auditeurs On avait oublié de le faire dans le dernier épisode. C'est vrai, oh. j'en avais noté plein et j'ai perdu le fichier. Moi, j'en ai une si vous voulez le temps de chercher. Ouais, euh, ouais. Moi, je, je recommande le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré qui est disponible en streaming sur son site. Oh. Euh, et tout ça pour une participation financière libre. C'est-à-dire que tu peux décider de mettre 0€ si t'es un chien de la casse. Ah oui. Mais sinon, tu peux donner le prix que tu souhaites. Ah, stylé. Euh, Kamaroud, euh, en fait. Ouais, un, un chapeau. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais voilà, exactement, exactement. Parce qu'en fait, là, il y a son nouveau spectacle qui s'appelle Qui sort. Euh... <rire> c'est quoi C'est une éjaculation enfin, Non, c'est votre <rire> Il a dit à, sur le plateau d'Ali Badou il a dit pourquoi votre spectacle s'appelle comme ça Il a dit c'est la réaction qu'ont les gens quand ils sortent de mon spectacle. Genre. <rire> voilà, tout simplement. Et, euh, Et du coup, son ancien spectacle qui s'appelait Nouveau Spectacle <rire> est disponible en son <rire> oh, Il est chiant. <rire> il est chiant. Ouais. Et donc voilà, je vous invite, si vous êtes amateur de l'humour de Pierre-Emmanuel Barry, s'il vous manque, ouais. si ses chroniques inter vous manquent, euh, son spectacle Où est disponible. Euh... Ah, C'est ouais. <rire> vrai que c'était marrant Donc voilà pour ma, ma recommandation euh, à moi. Wow. Moi j'en ai deux. J'en euh... ai quoi J'ai oublié la première. Oh, non. Du coup, j'en ai une. <rire> C'est vous, parce que vraiment, je venais de la trouver. Euh, bref, non, si j'ai trouvé. C'est un podcast, euh... est un podcast euh, Spotify allemand. Qui est, en fait une, euh, non, française, qui est en fait une fiction audio. Le monde. Euh, qui s'appelle L'employé. Ah, et ça. dans laquelle participe Lou Award, d'ailleurs. Euh, et qui est écrite par, euh, euh, je par, par Victor voir. Bonnefoy, euh, qui n'est autre que In the Panda. Ah. Et euh, moi, j'aime pas trop ce qu'il fait, donc j'étais un peu. Euh, hein, ah oui, le critique ciné. Le critique ciné, ouais Le gros, euh... non, oh nous, euh, oh pas du tout. C'est une vanne, et euh, évidemment, j'adore. Et, et, et je crois qu'il y a 7 épisodes euh, entre 15 et 20 minutes. Ah, et euh, et j'ai vraiment kiffé, c'était assez intéressant. Un, je ne vais pas vous faire le speech, le, mais un, si je vous fais le speech. En fait, c'est oh dans un état totalitaire. En gros, tu as un employé qui est censé. Euh, euh, c'est en gros la police politique quoi qui dit bah, pourquoi t'as fait ça, machin. Okay, et, euh, et en gros, c'est euh, les enregistrements de ces. Euh, où oui, je suis une distopie du coup. Euh, c'est les enregistrements de ces entretiens avec euh, des. Des, t pas des témoins mais des, euh, des, des, des gens à charge quoi. et euh, j'ai voilà. rien compris non plus mais, euh, mais écoutez mais ça a trop euh, bien, <rire> <rire> en vrai, vrai c'est méchant mais il y a l'Ouard donc euh, bon. ouais, je ne sais pas qui c'est cette rien. personne encore une fois je suis bah, bah, tu feras des recherches c'est vachement bien et euh, je vous recommande ensuite deuxième reco c'est un, un, un sketch show sur netflix j'adore les sketch shows et c'est euh, astronomy club donc, en gros c'est genre, genre 10 épisodes de 20 minutes où as, euh, par chaque, chaque épisode T'as ah, genre 5 ou 6 sketchs et c'est vraiment beaucoup trop drôle Et euh, je vois rien à dire de plus. C'est vrai sais que bon. moi, il faut que je regarde des trucs comme ça. Je regarde. Et, Et alors, est tout bon, est tout bon. Raphaël, est-ce que tu as une recommandation J'ai une recommandation qui m'a pris un peu. Enfin, que j'ai trouvé très jolie. C'est le dernier bouquin, donc le prix Ronaldo de Sylvain Tasson. ok <rire> Pardon Chien <Chiant. Là>, euh, <rire> Mais, mais c'est parce que vous n'avez. Aucun, aucune dimension, moi aussi. Bon, enfin euh, poétique. Euh, C'est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson et, euh, et je vais le voir demain, euh, mercredi à Ozone, euh, pas vrai. en dédicace. À 18h, en dédicace chez moi là. Parce que son bouquin nous réapprend à, à, à patienter euh, dans un monde où on veut toujours tout avoir très très vite. Lui a patienté pendant trois mois pour voir la Panthère des Neiges, qu'il considère comme l'une de ses femmes. Enfin bref, c'est ah très oui, beau. Vrai. Très très très, très beau. C'est Très poétique. Euh, je t'emmerde. Okay. Là, c'est une recommandation premier degré. Non, franchement, euh, très, très, bon, très très bon bouquin et qui, qui, qui nous invite à attendre, à, à réapprendre la patience. Et il est accompagné d'un philosophe et d'un aventurier. Du coup, il y a vraiment des, des très belles phrases. Et c est, c est, voilà, j'adore. Ok, et eh ben tu. <rire> J'ai pas dors. du tout la rêve, donc euh, ça a l'air vachement <rire> bien. Et puis ça, ça se lit assez vite, c'est très court. Cool, mais t'as ouais. pas, pas, pas, pas ciblé le là. là. on allant sur Proud Caca beat, euh, il faut que ça rigole. Mais euh... non, mais on peut être un peu sérieux deux secondes. Ça non, va On pour. peut plus rigoler là maintenant <rire> Non, bah allez, euh, allez j'arrête de parler. <rire> merci, au revoir. Bon, bah, on va terminer. C'était la dernière apparition de Raphaël dans Quelqu'un. <rire> ouais, je me rappelle qu'après il est viré. Voilà. <rire> bon, bah merci, merci à vous, messieurs. On merci va se à laisser toi. là. On, on vous souhaite euh, de, de bonnes fêtes, oui. voilà. essayez de ne pas oui, trop de manger, de ne pas trop boire, évitez les excès. Si, faites beaucoup d'excès, c'est bien. Ah non, mais non, oui, si on si vous dans l'excès sur la route et tout, c'est pas, bien. Mais non, mais pas voilà. bien ce que vous faites, la prévention. Ah non. quand tu bois, pas de volant. Mmh, celui euh, qui conduit, c'est celui qui se met coup. la grosse race. <rire> <rire> on vous fait bon. des bisous, on et vous je... dit au euh, prochain épisode, certainement, j'imagine, après les vacances. Sûrement, ouais. Et Donc euh, à l'année prochaine Donc à l'année prochaine oh. non oh. uh, See you in <rire> 2020 Ciao.